Trying to get away 645 Maybe I'm barely alive Maybe you're taking my shit for the last time Yeah Maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Not too long ago I was dancing for dollars yeah. noise really real if I let you meet my mama yeah. You don't want a girl like me, I'm too crazy But every other girl you meet is too gazing okay. I'm sure them mother girls were nice enough But you need someone to spice it up So who you gonna call Cardi Cardi coming up like a holly holly why is the best food always forbidden I'm coming to you now doing 20 over the limit the red light red light stop I don't play when it comes to my heart let's get it though I don't really want a si hey. Tu es dans la mélancie, Zep, mais elle je sais que je devrais en laisser mes bonnes années c'est qu'elle est dressée quand j'essa dans la DN Non, je sais pas faire autre je ne sais pas faire tout ce Je les entends me tailler normal on taille que les diamants C'est tu héritée de la moi aussi j'ai dit à la baraque qui a un dessinée de trophées mais que d'retourner à la gare de Bene ah ouais, ah ouais. les baffes les baffes leur donner le tournis quand tomberait tout dernier chiffre que de leur carrière j'ai pas tourné la page jamais j'ai plutôt fermé le livre mais là j'ai laissé les légendes depuis tellement d'années qu'il n'arrive plus à s'y donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive viens zo comme je dans la bomboniera oh, comme ça va stanon dans la scampia On vient rentrer dans la Salut, c'est Bichette, le réalisateur de l'émission de Coé. Alors vous savez, parfois Coco, il parle vite et il calcule aussi parfois très vite, peut-être même trop vite. L'homme qui calcule le plus vite au monde. Juste un son de Coluche, on est en 81. Ah oui, de toute façon, oui. 81, c'est pas là, c'est pas hier, c'est il y a 28 ans. En fait, c'était l'homme qui ne s'est pas calculé <rire> du tout. Merci beaucoup, 38 ans. <rire> enfermé dans un studio vont te faire oublier que tu as une journée pourrie c'est quoi c'est le before 17h 18h sur ilierchi bonjour tout le monde bienvenue sur 7h 20h nouvelle émission oui ça commence direct les vannes Ah oh, ça commence direct je me fais écouter je me suis fait carrer ah, voilà ouais. j'étais fier de mon 28 ans je me suis dit hop là dis donc tu as été très très fort sur ce calcul euh, rapide et en fait j'ai voulu une petite tout. dizaine d'années en 10 ans hein, je me disais 28 ans ça me paraît bizarre, bizarre. Ouais. 80 2018 28 ans et en fait ce qui est plus fort c'est que personne ne si, m'a repris. Messi, mais bon, mais on savait qu'il avait Oui, qu bien sûr bien, est sûr, bien sûr. C'est vrai, vrai que, par contre, ils m'ont tous fait un regard J'ai tout regardé, Ah, d'accord, on fait demain d'accord, on le laisse sans liser, la France <rire> entière, la France entière se dit ce type, ne sait pas compter, on se demande comment il est arrivé là, pas étonnant les animateurs de FM ah, tous bravo. des demeurés évidemment, bravo. Solidarité. Hein. Ah bah voilà, hein. ça critique, ça critique, ça se vanne, ça se vanne, mais c'est con comme un pot de cornichon, Bon donc en tout cas, euh, merci à merci tous. Un cornichon. <rire> Juste pour vous dire que ce soir nous aurons encore un programme incroyable, l'invité de ce soir, ce sera qui stouffe. Soprano On va se faire une émission avec Soprano dès 19h qui sera notre invité, on sera en Facebook live et à 10 h 50 ah tout le hall d'énergie se transforme en mini salle de concert et vous venez nous voir, peu importe l'endroit où vous habitez, venez 22 rue Boileau et vous serez avec nous vous gratuit. assisterez au mini concert de Soprano et c'est gratuit si vraiment vous êtes loin et vous pouvez pas bouger sur tous les, les, les sites, sur Youtube, sur notre Facebook, sur l'appli énergie, un petit peu partout gros bisous à ceux qui nous écoutent avec l'appli énergie à travers le monde, ceux qui nous réécouteront en podcast dès demain, je sais que vous êtes super nombreux à le faire, bisou à la demoiselle qui a gagné 10 000 euros hier Ah oui. Marion, Marion c'est ça qui ont ça. fait un gros bisou. Voulez-vous aussi tenter votre chance et gagner jusqu'à 10000 euros, 7 10 12 par SMS Meteco et au début de votre message une enveloppe à 2000, une à 1000, une à 100, une à 1. Une à 500 euros une à 1000 euros <rire> trouvez moi la bonne enveloppe que nous cachons sur nous et vous gagnez jusqu'à 10000 euros vous voulez que je vous dise ce qu'il y aura dans l'émission oui oui dans un ouais. instant nous aurons les petits pro défauts de prononciation de monsieur Castaner bon qui en ce moment a deux trois petits soucis c'est pas comment ça va se passer samedi ah, et pas bien là tendu Ah là c'est est... tendu puisque chaque jour qui nous rapproche de samedi c'est une grosse interrogation ah, et eh euh, oui on en parle... on en parlera tout à l'heure nous aurons les champions du monde de l'actu je vous parlerai de la pire maîtresse au monde La, vous, vous ne connaissez pas pire que la dame dont je vous parlais La maîtresse d'école Absolument, Décolle, oui. non, oui, la maîtresse ah, oui, SM, ça je ne se <rire> fais pas encore Dans l'actu, nous parlerons <rire> du nombre de frites idéal à manger à chaque repas Ça a été calculé scientifiquement ah, si. Et non, Jeff, un saut de frites, c'est pas bon <rire> Nous parlerons de Carla Bruni en version sexy Nous parlerons d'un chasse-neige qui s'est retrouvé là où il aurait pas dû se retrouver Et Il y aura la compile tout à l'heure de la manif, mais version people Et oui, puisque ça y est, les people maintenant s'y mettent Les routiers ont décidé de bloquer la France à partir de dimanche 22h Oui Donc nous aurons tout à l'heure des nouvelles Puisque ça y est, les routiers rentrent dans la danse C'est une façon de parler Nous aurons les top 10 des tues l'amour dans le couple Histoire de changer, de ne pas parler que des gilets jaunes Et puis les congés payés, les motifs de congés payés Les plus dingues qu'on peut donner à son employeur Ouais ça me fait toujours rire On a déjà eu les motifs des enfants qui vont pas à l'école Là on a le ouais. mode, les motifs pour ne pas aller au boulot Et tout à l'heure à 18h il y a Soprano Mais il faut que je vous présente un groupe Vous savez que on est sur énergie, vous êtes 1 624 000 à nous écouter ouais. J'ai envie de vous faire découvrir Cop John Est-ce que vous connaissez Pas du, du tout Cobb ouais, voilà. jaune Cobb jaune Cobb jaune gilets jaunes. gilets jaunes Une chanson jaune. sur les gilets jaunes Le mec il est rappeur Ils en sont à 4 millions de vues Alors vous aimez Vous n'aimez pas le style Peu importe Mais il y a beaucoup de gens Qui regardent ça Les mecs ils ont fait une chanson Sur les gilets jaunes Alors ils l'ont dit Ça n'est pas politique hein. Ils reprennent les phrases du moment Mais il n'y a rien de politique Non, rien. Macron, démission, Macron. C'est pas vrai. démission, ouais. <rires> C'est tout le début, début de la chanson. Ah, oh, oui. Mais, Mais il y a d'autres paroles ah oui. euh, euh. si si, il y a d'autres paroles avant. Boucles, la musique s'appelle Macron démission. il y a d'autres noms. J'ai gilet jaune Moi je l'ai en tête les gilet jaune gilet jaune gilet jaune gilet J'ai gilet Tu gilet jaune il a des paroles aussi Je voulu mais c'est J'ai payé les accès C'est trop cher C'est trop cher C'est trop cher C'est trop cher Tout le monde avec moi C'est trop cher C'est trop cher C'est trop cher C'est bien, on leur fait un gros bisou, voilà, il s'appelle Cop johnson C'est bien, non C'est Voilà, ça a un côté magic système. Un peu, oui. Magic anti-système, je dirais. Ouais, c'est ça. On est d'accord Moi, j'aime bien ça. Présentation de toute l'équipe, on fait ça, on fait rapide, on est mercredi. Hier, toute l'équipe, d'ailleurs, a décidé de déposer leur propre... Oh le mot à la mode que les gens Ouh, savent pas ce que ça veut dire Lui aussi met en place un moratoire Et repousse à 6 mois à la hausse d'utilisation du shampoing Du coup sa chérie est obligée de dormir Avec un gilet jaune bichette notre réalisateur Bonsoir notre ami Miko lui repousse de 6 mois son prochain match sur Tinder d'un autre côté c'est pas compliqué vu qu'il a déjà un match tous les 6 mois c'est mon Miko bonsoir ensuite notre productrice Stouffe repousse de 24 heures le prochain cassage de gueule de stagiaire non, ou de toute personne se trouvant devant elle oui elle peut pas plus de 24 c'est trop dur scientifiquement pour elle c'est ma Stouf qui est là notre Jeff repousse de 6 mois son prochain régime oui, c'est vrai dans la voiture il nous a dit 123. tout à l'heure il nous a dit les gars je fais gaffe j'arrête les conneries de deux il vient de Garde le cap comme dirait notre président Il continue les lipides, les glucides Le cap les gars, c'est Jeff qui est avec nous oui. Et puis aussi Notre bordasse, celui qui gère tous les réseaux sociaux Repousse de 6 mois Tous ses postes les photos et vidéos D'aujourd'hui seront mis en ligne pour cet été Ce qui fait pas trop de différence avec d'habitude C'est notre bordasse Bonsoir. Attention le hashtag de ce soir est sorti de loin Le hashtag loin de ce même. soir il est dessus Depuis 9h du matin chez quoi sur l'énergie C'est exactement ça. Bien ah ouais, super vrai. vrai. #Champano ah ah chez ah Coé sur énergie. Merci ah de nous avoir choisi. J'espère que vous avez passé un bon moment dans un instant les champions du monde de l'actu ne les ratez pas. faut qu'on vous prépare une version spéciale de ça Et le gars qui fait ça cartonne dans le monde entier Je crois qu'on va qu'il viendra nous faire un bisou la semaine prochaine Voilà j'adore ce truc La vidéo ils sont à 70 millions de vues 70 millions La vache Avec ce qu'il me dit Mais pour l'instant voici les champions du monde de l'actu reste avec nous dans un instant Nous aurons notre ministre de l'intérieur Qui a trois pâtiments pour la délocution C'est le matin Il est tôt C'est compliqué Mais pour l'instant Premier champion du monde de l'actu C'est un scientifique de la NASA Le professeur Silvano Pecolombiano Qui se le Ça fait pas très bon de la NASA Ça fait non, plus pas vendeur seulement. de café ou de drogue mais Ouais ça... ou mafieux Ouais oui. ça fait plus cartel de Bédéline On vient de choper Silvano Colombiano Mais bah non il est chercheur Et selon lui On a peut-être déjà cohabité Avec une forme de vie extraterrestre Ah bah non finalement c'est un consommateur C'est pas que vendre la drogue Il la consomme sans même s'en apercevoir. C'est ce qu'il dit sérieusement. Il pourrait s'agir d'une entité super intelligente, mais extrêmement petite. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met des extraterrestres, on les imagine de notre taille. Et bien, ouais. lui, dit qu'en fait, ils auraient pu être tellement petits qu'on ouais. ne les aurait pas vus qui se seraient approchés de notre planète à bord d'ovnis tellement petits qu'on ne ah. les aurait pas vu non plus. Ah, voilà. Ouais. Je ouais. n'en sais pas plus dans ouais. cette info. à l'occasion, le mec a vu un, un épisode de Joséphine Ange Gardien. <rire> Il a tout mélangé un soir de beuverie. Ça nous a fait ça. Deuxième champion du monde, la pire institutrice du monde, à est New Jersey. Devant ses élèves de 6 ans, notez bien l'âge des gamins, 6 ans, elle a expliqué que le Père Noël n'existait pas, que ce sont vos parents qui achètent les cadeaux. Elle leur a dit que c'était les reines, de toute façon, ils volaient pas. Elle a continué en disant que le lapin de Pâques non plus n'existait pas, et pour que la fête soit complète, que la fée des dents, c'est-à-dire la fameuse petite souris chez nous, elle n'existait pas, c'était les parents. de quoi je Alors que tout non est non mais faux, non parce qu'elle mentheuse. T'imagines un peu le truc <rire> Tu T'imagines si elle avait continué Ils ont dû l'arrêter Parce que si elle avait continué Non mais de toute façon Toi tu as été adopté T'es pas tes parents C'est pas tes parents Toi pourquoi ta mère Elle t'accompagne pas l'école Parce qu'elle est bourrée de la veille Voilà, Alors, voilà Elle arrive pas à se lever Toi profite de ta baraque Ils te la saisissent la semaine prochaine Voilà Et toi ton papa Il est en voyage Non il est en prison Il a tué tous les membres de sa famille Et c'est pas trop papa Mais quelle horreur Mais quelle horreur Alors nous on va rétablir la situation oui. Mais il existe le Père Noël bah évidemment. évidemment Il existe le Lapin de Pâques Évidemment Elle existe la petite souris B Évidemment ouais, C'est une connasse l'institutrice Évidemment Champion du monde, toute catégorie, vrai champion du monde, on le félicite. L'année dernière, il y avait le concours mondial de pâté en croûte. C'est un japonais qui avait gagné. Ah, damned ah bon Un truc français gagné par un japonais. Fou you Eh bien, ouais, maintenant, c'est un français qui a été sacré ah. ce week-end. Champion du monde du pâté en croûte. Pour la dixième édition, pardon, le championnat du monde de pâté en croûte. a vu les choses en grand. Respect. Retransmission sur YouTube, live tweet, <rire> euh, concours, etc. Le ballon d'or, c'est de la gnognotte à côté. Il s'appelle David gobet Il est traiteur à divonne les bains dans l'Ain, je vous donne la recette. Pâté de volaille de bresse canette de barbarie, foie gras des Landes, cèpe, et gelée. Rien de le dire, je viens de prendre un kilo. Bienvenue sur Énergie, merci d'être là. On l'aura tout à l'heure au téléphone. On l'appellera parce qu'il paraît qu'il nous écoute tous les jours en plus. On lui fera un bisou, à tout de suite en revient. C'est Coé, c'est le Bifor sur Et vite pour gagner 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS en mettant Coé devant. Big Flo et Oli, tu connais non Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que changer pas grand-chose je n'ai pas rangé les questions que je me pose disait, tu comprendras plus tard tu comprendras plus tard tu comprendras plus tard mais on est plus tard et je comprends pas tu comprendras plus tard tu comprendras plus tard tu comprendras plus tard, comprendras plus tard mais on est plus tard et je comprends pas Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je n'ai pas rangé les questions que j'ai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 Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois mil je me dis: tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui je me dis que si j'attends quelqu'un fera ma vaisselle et que même si je vieilles, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chosese Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Est-ce qu'il a changé? Pas grand-chose. Je ne pas en les questions que je me pose. tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on n'est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, comprendras plus tard. mais on n'est plus tard et je comprends pas. Plus tard. plus tard plus tard Big Floyoli. N'oubliez pas le 15, ils font une émission spéciale le premier. Le ministre de l de l'intérieur s'appelle Christophe Castaner. Castaner. Voilà. Castaner. Et donc, et, alors il a dit deux choses. Il a dit deux trucs ce matin. Écoutez la première. Je ne fais plus la distinction entre les manifestants et les casseurs. Alors c'est embêtant euh, euh, parce que c'est oui, quand même pas forcément les, les mêmes mais surtout ensuite c'est plus compliqué. Je ne fais plus la distinction Écoutez. entre les manifestants et les casseurs. Oui, on le voit dans les interpellations. Interpellation. Dans les interpellations, Inter l'essentiel des interpellations, Pélation. certainement ouais. parce que les professionnels du désordre savent éviter de se faire attraper qu'en mm. plus vite etc oui. mais l'essentiel de ceux qui ont été interpellé hey. sont des ah, gens voilà. qui manifestent oui, oui, on... traditionnellement, voilà, qui sont pas connus. On est d'accord, on dit interpellé mais interpellation. Des interpellations. Interpellation. Des interpellations. Je laisse tomber. À tout de suite, on revient. Vous ah, gépez pas, il ah. y a peut-être 10 €. Votre radio préférée. Votre hit préféré ici. Ici, c'est Idiachi. And underneath the heart, I'm feeling like someone. I made no promises. I can't do gold and But I'll give you everything. Okay. Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter l'offre du jour. Mon fils m'inquiète, il mange du sable et des graviers. Ben donne-lui des rochers. En ce moment, pour l'achat d'un cône de 28 Ferrero Rocher, le deuxième est à moitié prix et c'est seulement jusqu'au 9 décembre dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère.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 2018 promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99 € par mois détails sur sage.fr sage intersport Avant, Philippe prenait son temps pour trouver ses cadeaux. Rien de sorte de courir, il faut partir à point. Mais depuis qu'il sait que l'offre Nike est en quantité limitée... Oui, finalement, je vais courir. Jusqu'au 9 décembre, célébrons Noël chez Intersport. Avec une sélection de produits Nike jusqu'à moins 50%. Par exemple, les chaussures Nike Air Max Command Flex Junior sont à 49,99€ au lieu de 99,99€. C'est 50% de réduction et 100% d'idées cadeaux en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr téléchargez l'appli énergie gratuite sans abonnement pour écouter la playlist énergie énergie hit music only Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël d'Annabelle qui changent. Avec le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 à 299,99€ et 10 10€ en cagnotte. Ce pack inclut également des enfants qui hurlent et qui sautent partout tellement ils sont contents. Mieux vaut le savoir. Aujourd'hui seulement, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 édition de luxe à 299,99€, cagnotte déduite. Auchan. Éco-participation 60 centimes, montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de voyager dans la très confortable berline Peugeot 308, et si vous êtes impatient de maîtriser parfaitement vos trajets avec sa navigation 3D connectée, alors n'attendez pas l'année prochaine, rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 308. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détails sur Peugeot.fr aux épices, cherche beau Panetton qui donnera du moelleux à son Noël. Justement chez grand frais le lot de deux Panetton traditionnels de 900 grammes est à 7 euros, soit 3,50 euros l'unité. Le meilleur marché, c'est Grandfrais. Jusqu'au 15 décembre, 3,88 euros le kilo. Magasins participants sur grandfrais.com. frais enseigne préféré des Français selon une étude réalisée en 2018 par cc Pour votre santé, limitez les aliments grâces à les sucrés. Cut from the ground to see your sad interior eyes You look away from me And I see there's something you're trying to hide And I reach for your hand but it's cold You pull away again And I wonder what's on your mind And then you say to me you made a dumb mistake You start to tremble and your voice begins to break You say the cigarettes on the counter once your friends, they were my mates And I feel the color draining from my face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 like time and they can't steal the love you born to find but nothing heals the past like time and they can't steal à 17h oh, avec le Bifort de, Coy. de Coy. <rire> C'est C'est le before. 17h, 18h sur hier. Bisoi à tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux dans la voiture, dans les transports, les magasins, les, les chauffeurs de taxi, les, les pompiers, les policiers, les camionneurs qui vont être en grève dimanche, on en parlera dans quelques minutes, de la grève des camionneurs, ils sont pas contents, voilà. C'est normal. Dis, ça commence dimanche à quelle heure On sait l'heure exactement ou pas 22h 22h. C'est ça. 22 C'est bien les gars, pour y aller. <rire> Attendez que je sois rentré, je vous envoie un SMS, j'avais un face group les chauffeurs routiers. Je vous envoie un petit un petit Facebook Que sur un truc groupé Je dis c'est bon Je suis rentré ouais, C'est bon. Ah ouais. bon Coco il est rentré On peut sortir les camions ouais. Et là vous <rire> Vous mettez en position <rire> Pas pendant que je suis sur la route Soyez oui, cool ah, ouais. Voilà La semaine prochaine J'irai vous dire un petit bonjour A Rouen De présentation du One Man En rodage à Rouen Et dans 15 jours C'est à Lille Oui et qu'on est dans les news, vous avez vu qu'il une on apprend un truc sur Carla Bruni. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Un après-midi chez Carla, qui est donc Carla Bruni, la femme de notre ancien président Nicolas Sarkozy. Oui. Nicolas Sarkozy. À l'époque, elle explique qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République, la chanteuse a réalisé plusieurs séquences photos dans son bureau pour les besoins de la presse et notamment où elle était accoudée sur le bureau du président. Et pendant une de ces fameuses séances, Carla Bruni a débarqué en lingerie dans le bureau de son mari alors qu'il était en pleine réunion avec François Fillon. Ça y est, on l'a le secret des, des sourcils à la verticale comme ça. On, a, on a le secret. Avant il avait le sourcil normal, il a vu Carla Bruni avec le bouf érection du sourcil, c'est jamais repensable. Si si c'est médical l'érection du sourcil, c'est très très connu. Appareil je sais pas, il, je sais pas, il y a un truc pour l'enlever mais c'est fou quand même. Tu imagines tu vois ta femme, tu es président, ta femme ancien mannequin mais encore très belle qui ah, oui. rentre en, en lingerie et tu avec ton premier ministre. Et là tu fais comme dans le film Re. Tu fais la même chose. Vous connaissez ma femme Oui chef. Elle est belle hein Oui Michel. Ah oui, pas dire autre chose. Je vous avais dit qu'on parlerait tout à l'heure alors que je vous offrirai 10000 euros dans un instant qu'il y aura le zap télé de Mico, il y aura quoi dedans On parlera rendez-vous à un terrain inconnu, chiffrer les lettres et un Johnny qui fait du cloc-cloc. Euh... Oui. <rire> ouais, oui, c'est du c'est mon choix. Euh non, c'est pas du c'est mon choix. Ah Non. Très bien, ne dites pas « non », il faut pas révéler ces sources, monsieur le journaliste surprise. Mais par ah. contre, je vous parlais tout à l'heure des, des, des motifs de congés payés oui. Mais attention, ce n'est pas les congés payés, les faux congés payés Les faux motifs que vous pouvez donner, vous les salariés oui. Ce sont les entreprises qui peuvent vous donner des congés payés Je vous en fais quelques-unes oui. okay. Le congé gueule de bois, c'était à Londres Qui était spécialisé dans la vente en ligne de billets de concert Et ils ont donné à leurs employés jusqu'à 4 fois par an des congés en cas de gueule de bois Genre vous avez fait la fête, vous venez pas bossé c'est cadeau, c'est pour nous Le congé ah. nouvel animal en Royaume-Uni, 5% des ménagers ont adopté un animal, ont pu profiter du congé nouvel une animale bien animale. Pour qu'ils ouais. puissent faire pipi là où il faut, etc. Le congé Game of Thrones, ça vous faire marrer ça. En 2016, une entreprise britannique a offert à ses salariés une demi-journée de congés supplémentaires pour qu'ils puissent découvrir en direct la nouvelle saison de Game of Thrones. Oh, ça, super. Le congé menstruation au Japon, hey. pour toutes c'est comme dans beaucoup de pays asiatiques, il y a les congés menstruation pour les filles qui ont des règles douloureuses. C'est fort et la Zambie, en 2015, a même fait une loi donnant droit aux femmes à un jour de repos supplémentaires chaque mois pour leurs règles C'est très bien. C'est une très bonne idée. Oui, très et puis si ça vite qu'on se fasse engueuler pour rien. C'est très bien. Voilà, ça nous voilà. alors ouais, je veux dire ça arrange tout le monde, ah, les, filles, les filles, vous vous reposez, vous prenez cette journée pour vous et tout va bien. Le congé non-fumeur au Japon, une entreprise a donné 6 jours de congé supplémentaires non-fumeur parce que les autres disaient attendez, les fumeurs ils descendent en bas de l'immeuble, ils fument pendant qu'ils fument, ils bossent pas, nous on fume pas, on bosse. Pas con. Et bien l'entreprise ah ouais. a dit pour la peine, vous aurez 6 journées le supplémentaires si vous fumez pas. Euh, la congé fidélité Les HM en Suède, les salariés bénéficient d'un jour de congés payé supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté dans la boîte. Ça ah, c'est bien. C'est en Suède. Et non. il y a et le, et enfin je terminerai par les congés cœur brisé. À Shanghai, une entreprise donne 3 jours de congés si tu te sépares de ta moitié pour te remettre de la rupture. Moi je ah, trouve ça, ça bien. super aussi. Non, c'est pas bien parce que quand tu quand non. tu es quand as le cœur brisé, oui. il faut que tu bosses et que tu vois du monde. Si tu restes chez toi, c'est pire. Ouais, mais tu, ouais. bosses ouais, te te tu bosses mal quand faut changer Comment Tu bosses mal quand tu as le cœur brisé. Bon, arrête, voilà. Puis alors si ton employé c'est Paris Hilton, Plus la rotation qu'elle a, elle bosse deux jours par an Voir pas elle... ah, Non mais il m'a encore largué, bon bah d'accord, okay. reprenez deux jours Non ah, ah. mais il m'a encore largué, oui mais bon, enfin ça fait beaucoup quand même Bienvenue sur l'énergie, 10 000 euros dans un instant C'est peut-être ce que vous allez gagner, nous aurons le hashtag tout à l'heure C'est quoi Soprano chez Kwe sur énergie Facile, On simple, était. parce que Soprano et notre invité Tout à l'heure et mini concert à 19h50 Se un besito bien suavecito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí, aquí. un besito bueno aquí, un como aquí. Prende los motores caguas aquí, en la Jenny llegaron los aquí no le va el puriso, ves sale de tu tren, no trajo cuanticito pa que le den no en otra Es que no me sé lo que, ¿crees que ya se sabe? Puta que no quiere, pero me tiene personaje. El puriso ves sale de tu tren, no trajo cuanticito pa que el nene no Pero me tiene espionage Báilame como si fuera la última ve. y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumba touch it and TZ squeeze it with well, my piggy back is hungry my nigga, you need a bitch up the tight thing freaking i don't wanna bleed it i just so let you know this panani is in the bitch a he say he really wanna see me more i said we should have a date where at the lemakin store i'm kinda scary hard to beat i'm like a wizzy boy but i'm a boss bitch who you gonna leave me for no still. Gold, bro still I'm a whole like bro still the be so fake but the hate be so real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 I keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh to que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taqui J'adore ce truc gilet Je l'ai en tête depuis tout à l'heure Chanson des Gilets jaunes jaune. Ça y est, allez, on va faire On va faire, faire une, une chorégraphie Mais vous savez quoi, plutôt que de se battre samedi Et s'il y avait la plus grande chorégraphie de France Sur ouais, ouais. les chansons ah ouais, ouais, libéraux Tu vois cRS gilet jaune main dans la main et tout le monde fait gilet jaune tout le monde est-ce que ce serait pas un beau message d'amour tout à l'heure je vous passerai tiens puisqu'on dit à chaque fois on se pose la question mais quelle est la, la, la vision dans les autres pays de ce qu'on a en ce moment en France que, par exemple je vous, ai, je vous passerai un extrait de télévision d'une chaîne de télé aux Étatsétats unis Fox News ah, oui. qui ah ouais, parle ouais. de la France c'est fantastique. On savait qu'ils étaient con mais on en a la preuve <rire> vous, vous aurez ça dans, dans quelques minutes Pour l'instant, c'est le moment de gagner jusqu'à 10 000 euros Tout le monde a son enveloppe oui. oui. oui. 7, 10, 12 par SMS tous les jours Vous pouvez gagner donc jusqu'à 10000 000 euros Mais quoi qu'il se passe, si je vous appelle, vous touchez de l'argent Et avant Noël, ça vous fera du bien Et je vous expliquerai tout à l'heure comment grâce à Butte Avec votre famille, vous pouvez vous faire plaisir dans un magasin allô Ça sonne toujours Adrien Adrien Oui Je m'appelle Coé, on est sur énergie comment ça va Adrien Oh putain, c'est pas vrai Oh mais, si, oh, mais je suis Adrien oh, oh là oh, là <rire> ah, là Ça va Adrien Ça va Adrien Ouais, ça va Péka, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Adrien Eh, écoute, je suis mécanicien motoculture. Très bien, tu habites où J'habite Béan, juste à côté d'Abbeville. Que fait ta chérie T as une chérie Ouais, euh, ouais, ma chérie, elle est là avec les trois enfants, ouais. Oh, trois voilà la C'est vrai, vrai que tu nous as dit Je travaille dans la motoculture Et c'est vrai que je suis marié trois <rire> tu, sais quoi, a, tu nous as fait un motoculteur mal réglé vers la fin C'est vrai que je suis marié J'ai trois enfants Est-ce Est que tu es prêt à me choisir une enveloppe mon ami Il y a Stouf, je t'explique les noms Stouffe, okay. Jeff, moi Moi ouais, c'est quoi cool. Il y a Michette, il y a Bordas, ouais. il y a Miko Trouve l'enveloppe sur la personne et trouve et gagne le montant qu'il y a à l'intérieur Ben écoute Koué Je vais jouer avec toi Parce que je t'écoute depuis longtemps Et Donc euh... Et bon, Voilà quoi Je viens de voir l'embloque Ah Allez oui, C'est pas, pas les 1€ C'est ah pas bien ah C'est déjà bien Ouf. Je sais pas qui les avait Et là ça va te faire du bien avant Noël Je t'offre 500€ Allez Adrien oh, putain, pas vrai, euh, 500€ bon bon bon oh Bravo Ça va faire du bien, faire du bien. Ouais, sans... Les cadeaux de Noël C'est pour moi cette année C'est moi qui gère le repas Et les cadeaux de Noël D'accord Putain c'est un amour C'est bien le Ah il y a le putain Qui arrive au début de chaque phrase Mais alors Et alors, et alors Je te fais un gros bisou Je vais te dire Je vous invite à quelque chose Là je suis en train de bricoler Chez moi Je suis en train de refaire Deux chambres chez moi On a acheté une maison rénovée et je t'écoute tous les soirs en fait. Et puis là, je vais jouer un coup une fois. Et eh bien, là, ben, fric, Adrien, ça montre que tu peux gagner. Tu gagnes les 500 euros. Bon courage pour refaire la maison et les chambres. Bon. Je t'embrasse fort. Merci, bisous à tout le monde. À bientôt. Et au moins, je sais, quand tu tapes sur le doigt avec un marteau, le bruit que ça fait. Oh putain Oh putain, oh, putain, oh, putain <rire> gégafeur, ça ne pas si les content ou s'il gueule. Gros bisous, Adrien. Et, le, à le, marteau, Il... et le marteau les cheveux. <rire> je t'embrasse fort. <rire> à bientôt.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 Conteuses of vals sont si sales Quand elles sont balades tu les prends dans la gorge Elles sont vues bien souvent il y des gens qui la gants Honte on les met à couper il y des gens qui les demande Donne-moi ta main gamin, la sienne et nous ferons une ronde une ronde de moi toi J'étais perdu, tu sais comme toi dans la peine j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue, tu sais pour faire des chaînes et aujourd'hui c'est moi qui prends la tienne donne ta main, got la sienne et nous ferons une ronde de L'émission en public dans quelques minutes Il y aura le top 10 des tu l'amour dans le couple Et Il y aura pour les hommes, pour les femmes La dernière fois j'ai reçu un message d'une jeune fille à qui je fais un gros bisou d'Algérie qui m'a dit, il faut que vous pensiez aussi aux couples lesbiens, LGBT, etc. Alors, vous avez raison, ce sera donc totalement euh, sans côté hétéro ou quoi que ce soit, ce sera la compile du tout l'amour, de tu l'amour dans les couples, peu importe la sexualité. Okay. Et vous verrez que ça concernera tout le monde, les couples homos <rire> et les couples hétéros. Miko à la télévision hier. On commence avec le cosmonaute Thomas Pesquet dans Rendez-vous en terrain inconnu sur France 2, pour qui la destination était pas si inconnue que ça. Thomas, est-ce que vous voulez savoir Ah mais je sais. Ah, non. Tu veux que je vais pourquoi. Donc on part à 18h du terminal E, satellite S4. C'est des volaires france Courrier, il y a 12 destinations. Non, il y a que deux moteurs quand démarré quand la ventilation s'est arrêtée. C'est sans le Boeing, c'est un marcher. Boeing 777, il reste huit destinations. On a fait cinq virages après la mise en route 3 à droite, <rire> 2 à gauche. Donc nous allons Il reste trois destinations, donc nous allons J'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi. Ah, ah, ah, <rire> il, il est, est bon pas. Bon, pas Il m'a ah, ah, bluffé. Mais j'y croyais. Il m'a bluffé. Je te jure, <rire> j'étais à deux doigts de lui dire des logs qui est trop fort, le mec il t'embrouille. Mais en fait, quand il était là-haut, il a peut-être embrouillé tout le monde. Ben oui. Ah, c'est très très beau. Euh, ouais. Je vois euh, la mer Méditerranée le mec il voit rien il, du il tout. es chez lui Il hein. a mis des images qu'il a trouvé sur internet. <rire> il est bon, il est bon. Allez, on continue. Un dîner presque parfait sur W9 avec ce magicien fan de Johnny qui imite Claude François. Mikaël aime la magie mais pas autant qu'il aime son idole. Oh. passion de Johnny me vient d'avant ma naissance puisque dans le ventre de ma maman, j'écoutais déjà du Johnny Hallyday. Oh, je ne suis pas que chanteur de Johnny Hallyday, je suis aussi imitateur. Non Ma main, car je veux presque malgré moi comme d'habitude Il va falloir choisir Johnny, la magie Qu'est-ce qu'il y a Coco il a dit quelle merde Non t'as pas dit ça J'aime pas cette émission Je trouve que cette émission Elle est malaisante Et t'as l'impression Que c'est que des cassos Qui sont prêts à tout Pour passer à la télé Et je trouve que c'est Tu regardes ça tu es gêné pour les gens Déjà dans le ventre de ma mère J'ai Ah mais franchement Je suis fan de Johnny Qui fait du Claude François Au secours Mais c'est de la magie Oh là là Aussi Ah non mais bon Le mec il est prêt à tout Je peux vous faire marionnettis Je, je, je, je, je, je, mais non mais le gars c'est l'impression qu'il est ouais. vraiment prêt à tout pour être connu ça fait pitié c'est pas un truc où il doit faire à manger en même temps ben si, non, bah, si. Et là, je suis cuisinier aussi ah, ah, je, suis attendez, regardez, fait, je suis gilet jaune je suis regardé j'ai tout un dernier allez on termine avec ce candidat des chiffres et des lettres pas super inspiré quelqu'un ah, oui. Benjamin avait la même inspiration sinon il y avait des sagas Mais voilà Oui ça oui Mais Chacun son truc <rire> Moi attends, je me suis imaginé qu'il jouait pas en fait Non il avait envie Attends es en train de me dire qu'il y a huit lettres caca. Il y a huit lettres et le mec dit juste Ah caca Mais oui Caca. Voilà c'est tout, on est d'accord 8 <rire> lettres pour juste en caca. tant que caca Ok, je peux faire le jeu J'sais ok les gars Je pensais que c'était pas pour moi Mais en fait je peux faire ce jeu <rire> Bienvenue sur NRJ, merci d'être avec nous Are you drunk now Now judge what I'm doing Are you now To excuse that I'm ruined Cause I'm ruined Is it raining Come and stay over Cause we're free to love So tease me Ooh. I made no promise I can't do golden rings But I'll give you everything okay. Magic is in the air There ain't no science here So come get you everything i I can't do golden rings but I give you everything tonight Logic is in the air there ain't no silence so come get your everything tonight Tonight <laughs> You ain't tonight Is it all now? know my body is cold Les routiers rejoignent les gilets jaunes de leur côté et vont bloquer les raffineries, ça a déjà commencé, et appel à la grève générale dimanche alors c'est vrai que moi j'ai de la famille qui est, qui est routier, il oui. y a beaucoup qui nous écoute tous les jours euh, c'est un métier super difficile, c'est un métier où tu vois ta marche qui est bouffée à chaque fois, où tu pars toute la semaine pour ceux qui font les les, les plus longs transports etc, c'est c'est compl vraiment compliqué tu vois pas donc trop euh, ta famille en voilà, plus bah là, les pauvres en plus ce week-end ils vont passer du temps sur les barrages donc ils vont encore moins les voir, justement on a Roger euh, routier qui est, qui est en ligne avec nous là ou pas, non, euh, il non, est sur non, le est barrage bon. ouais. Ouais. Oui, c'est bon là. Ouais, les gars, avec ton camion, on va leur mettre dans le Allô ouais. Allô Allô, bonjour. Je vais répéter avec les gars, vous m'entendez <rire> Oui, bonjour Roger. Vous parlez que vous voulez bloquer la France avec vos camions Ah tout à fait monsieur, ouais, dimanche ça va être un beau bordel, c'est moi qui vous le dis, on va prendre les relais des gilets jaunes, on va s'appeler les les Marcel Jaunis, voyez, parce que bon <rire> après nous une semaine, euh, il est blanc au début mais sur la route, sans passer par la douche sous le pull, vous voyez, ça sent des fois le bison. Ah, tu vois ce que je veux <rire> Ouais, mais bon. euh, Vous avez déjà commencé en bloquant les raffineries je crois Ouais ouais ouais, ouais, ouais, ouais, bon, ouais Je viens de me faire dégager là Parce qu'il ah. paraît que je suis pas trop raffiné ouais, ouais Oh là, là là, que de van Bon qu'est-ce que vous réclamez en fait Alors écoutez-moi bien, voilà ce que nous réclamons Des nouveaux posters de Clara Morgan Ça fait 3 ans qu'elle a rien sorti Je suis <rire> sur celui de 2015, je vous cache pas Café brillé qui est collé jusqu'à août oh On ça le... ah, Je continue Du rap de frites parce que dans les restos routiers Les légumes à volonté, qu'est-ce que j'en ai en foutre Je suis pas un lapin, voilà, sauf pour le sexe <rire> Ah, va. Et enfin, le retour de texte L'humoriste, voilà hein, Avec sa blague des cocards, vous la connaissez Comment on reconnaît Ah, c'est bien, vous êtes autant censuré avec le klaxon Non, parce que je me suis assis dessus Donc ah. je disais, comment C'est -ce quoi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 Fais un revoir, je pense plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de l'auteure, la sans peur du ciel, oh nid éternel. Oh non, non non. Le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel. D'une note passée pensera le Cette lune les yeux pour que nos plumes ne et rende fortune à mon tête pleine de brume ceci n'est pas un au revoir je pensais plus du pauvre revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur à ceci n'est pas un au revoir je pensais plus du au N'oubliez pas, pas que Soprano sera notre invité tout à l'heure sur Énergie. On va se passer un moment énorme, on transforme le hall d'Énergie en salle de concert. Dans un instant, oui. la oui. compile des stars qui viennent en aide aux gilets jaunes. Les people et les gilets jaunes, on en reparlera dans quelques minutes. Et nous aurons le top 10 des Tues l'amour dans le couple. A tout de suite, bougez pas. Tous les matins, c'est Manu dans le 69 sur Énergie. Hier, un homme politique a fait son retour, DSK. Mais oh non Oui Ah oui Et il veut lancer un nouveau projet Un club de réflexion Pour créer une structure Composée d'intellectuels De syndicalistes De dirigeants d'entreprise Et d'économistes Pour définir les futurs Grands thèmes de société oh là. Oh là. Oh. Franchement c'était plus rigolo Quand on parlait de son zizi <rire> Manu dans le 6 un, ouais, ouais. Tous les matins 6h-9h30 Sur Énergie Au champ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 pas besoin de musique.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 Le cadeau du jour. Il n'est pas un peu bizarre, ton sapin bah Non, il est normal Dès aujourd'hui, pour l'achat d'un sapin Norman, Intermarché vous offre jusqu'à 15 euros en bon d'achat. Et c'est seulement jusqu'au 9 décembre dans votre Intermarché. Après, il sera trop tard. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Montant du bon d'achat variable en fonction de la taille du sapin. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com Alors, projecteur full LED, caméra de recul, barque assist, 5 ans de garantie. Ça va jamais tenir dans ma haute, tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 euros par mois. Ah, ah ben alors je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulier pour toute commande d'une Arona Urban 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30 000 km maximum. Premier loyer de 2000 000 euros, puis 36 loyers de 159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 malin Faites confiance au label rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Grand Frère. Zeste d'agrumes cherche beau bar frétillant avec qui passer des fêtes pleines de peps. Rendez-vous chez Grand frais Justement, jusqu'au 8 décembre, le filet de bar bio élevé en France est à 22,90 euros le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand frais! Magasins participants sur grandfrais.com frais enseigneux préférés des français Selon une étude réalisée en 2018 par OCC Téléchargez l'appli énergie gratuite Sans abonnement Avec tous vos hits préférés énergie hit music only Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas pris Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel Ça va, bon, j'ai pas 4 ans, quoi J'ai passé l'âge de grand au Père Noël hein. Et ben en fait, il paraît que vrai et moi, je suis seule à avoir pas cru, nul, quoi Être euh, à trafiquer, ma voix, Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 24 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, conditions sur opel Opel.fr. Messieurs, dames, notre voyage continue direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière oh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 de plus jusqu'au 15 janvier. Il fou, magasin dispositifs médicaux CE demandez conseiller opticien. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicules de remplacement est à 99 euros, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noël. Pour Noël chez Carrefour, l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est seulement 19,90 € au lieu de 59 €. Non mais 19,90 € seulement Parfait pour mes cadeaux de Noël. Résultat des courses, Google Home Mini pour papa, pour mamie, pour Tante Anne. OK Google. Jusqu'au 18 décembre dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à seulement 19,90 € au lieu de 59 €. Carrefour, garantie 2 ans différents coloris offre valable à partir de 150 € d'achat hors Google Home Mini. Offre modalités magasin Carrefour participants sur Carrefour.fr. Jouez Club Jusqu'au 8 décembre, c'est la fête des jeux chez Jouez Club. 20% de remise immédiate sur tous les jeux de société Goliath, Asmoday et Duca Boras, sur 13 jeux Party Games de Ravensburger et même moins 50% sur le second jeu Asbro Gaming acheté le même jour. Jouez magmagasin offreable sur le moins cher des deux joueurs bro gaming até simultanément chez jouer club la bonne idée bute pour que les fêtes riment avec économie- moins 90 euros sur une télé et oui le sweet noël continue chez but en ce moment la télé a 100 cm passe de 289,99 à 199,99 euros 99 suite no tout noël limit à 1512 pièces le bifort c'est le débrief de la journée version go tu C'est Coé, c'est le Bifor 17h, oh. 18h sur oh, mais Tout le monde a fait son sapin de Noël ou pas dans l'équipe oui. moi je l'ai fait Moi je l'ai fait. fait depuis quelques jours depuis oui, 12 bah, jours... Toi, En depuis novembre. novembre 12 avril, 12 avril <rire> Donc donc en tout cas, bien bientôt Noël Et vous allez pouvoir, grâce à But Peut-être réaliser un rêve Et moi ça me fait plaisir Je vous offre la possibilité dans un des 300 magasins dans toute la France D'être enfermé avec votre famille et d'avoir le magasin pour vous Et d'avoir 3 minutes pour prendre ce que vous voulez Dans le magasin C'est bon non Pour ah, ça vous bien allez bien. dans un magasin Vous prenez en photo avec votre famille Un petit article de Noël Et on va se faire ça dans les jours qui viennent Donc dépêchez-vous Envoyez vite vos photos Koyatenergie.com Et vous serez dans un des magasins but Et moi je serai là aussi Oh là là D'accord parce que ça me fait trop plaisir Tu et ça peux va les être... aider Ou c'est que eux Ah non j'adore rien Chacun se démerde Enfin moi si je vois un enfant qui veut prendre un frigo Il le tire lui-même Enfin ah non Ah non Ah, non. ah coup, bah tu... non Moi je suis pas là pour ça Ah oui, s'il y en a qui font des bêtises, éventuellement, je ferai des interpellations. Des interpellations. interpellations je <rire> interpellation je dis pas interpellations, c'est interpellation Des interpellations. Interpeau, laisse tomber. En tout <rire> cas, on apprend aujourd'hui qu'il y a le top 10 des tues l'amour dans le couple. Je vous les donne comme ça, pêle-mêle. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez réagir. On est d'accord D'accord, pêle-mêle. Un quart des Français et des Françaises ont déjà mis fin à une relation amoureuse. Déjà, est-ce que vous le saviez À cause de l'odeur douteuse de la partenaire. 25% des gens ont déjà mis fin parce que l'autre il y avait un problème d'hygiène Ah oui c'est important ouais. c'est super important oui. vrai, Vous êtes ah déjà eu ouais. une chérie qui pue Non personnellement non chéri qui non. pue ah L'odeur es tu peux pas ouais. Le métro sexuel, un homme qui passe plus de temps qu'elle dans la salle de main Les femmes ça ne les fait pas rêver En troisième position, les ongles sales Pour la moitié des femmes et des hommes c'est rédhibitoire Alors ouais. déjà un, un un mec qui a les ongles sales c'est pas beau Mais alors une femme oh. <rire> Une femme, attendez je vais faire un petit massage du crâne Non non non, non ça là, va, ça va. Va. oh non Les cheveux sales, premier manque de propreté Pour les femmes comme pour les hommes Bichette on te regarde parce <rire> que tu là, es devant nous Je suis désolé mais, mais mais euh, ah, Ils sont propres aujourd'hui J'ai les ongles qui sont propres, j'ai les cheveux euh, qui ouais, sont oui, propres parce que tu savais qu'on allait en parler <rire> euh, Cinquième, les péolis péoli plus... voilà. En moyenne nous produisons tous des flatulences 13, écoutez-moi bien, à 21 fois par jour Après et notamment la nuit, parce que tout se relâche, évidemment. Et rien. en coupe couple, il faut être discret, voilà. Tu peux rien la Mais nuit si tu dors bon, bon, le, bon, le, le truc à ne pas, pas faire, c'est de faire un petit pétou et essayer de croire que quand vous allez tousser derrière, elle va croire que c'est le même bruit. Ouais. Bon, <rire> ça marche pas, hein, quand vous faites un petit... <rire> Et que ça amuse après. Le feu. Non, non, même, non. non si ça si elle même. dort pas, vous inquiétez pas, elle vous agole c'est mort. Hein. Les poils sur les jambes, on parle des femmes bien sûr, les hommes n'aiment pas les poils sur les jambes en grande majorité. Voilà, sinon c'est pas y grec, donc au pain de foot. Les poils en général, on le sait, les hommes n'aiment pas les poils à part ceux de Miko. Mais les femmes n'aiment pas les poils non plus. Plus d'une française sur deux déclare avoir déjà écourté un rendez-vous euh, ou de passer aux choses plus sérieuses parce que elle n'était pas épilée. Oh, oui. Et elle n'était pas prête. Les chaussettes pour faire l'amour, ah le classique. Oui, voilà. Et pourtant plusieurs études s'accordent à dire que le fait de porter des chaussettes pour faire l'amour permet d'avoir un orgasme plus facilement. Pourquoi ah bon Comment Est-ce qu'il est qu y a écrit docteur ici Je ne sais pas. 9e les sous-vêtements sales. Ah Ah, c'est Absolu pour moi. Écoutez bien, selon un sondage, un homme sur trois porterait son caleçon plusieurs jours d'affilée ah avant non. de le mettre à laver. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, le ah laisser sécher dans la nuit, on remet de l'autre côté. Ah yeah. Yeah. Du côté des femmes, on apprend que les chiffres indiquent qu'elles ont une meilleure hygiène même si elles restent 20% sans à garder leur culottes plusieurs jours de suite. Ah, ah, 20%, 20 Et ça, ce ne sont pas les chiffres de la préfecture, oh. ce sont les chiffres des manifestants. En fait. pour dire Et enfin, les dents. Eh ouais Bien alignées ou pas, parce que tout le monde peut pas non plus avoir les dents les plus alignées du monde, ouais. il faut qu'elles soient propres et bien entretenues. Propre. Et si en plus des dents pas propres, vous rajoutez une haleine de chacal, eh ben vous aurez une femelle chacal. <rire> voilà, c'est ça. Il y aura que ça que vous pourrez draguer. Bienvenue en tout cas tout le monde. Nous sommes sur Énergie. Dans un instant, on revient avec la compile des Gilets jaunes et ensuite l'émission en publique avec une special soprano dans une love is around gonna be right gonna be just fine things gonna, if love, around, gonna, gonna, just fine. gonna if love is around i know you think that i am over you but i have just better things to do than crying over you i really got to move fire I got my voice to make it higher show me the way I could be stronger life's too short to look the natural things gonna be Your city runs into my dreams Darling, I look about the sun The rising of another dawn I got some time to sing the love I got no time for you on board I'm not angry with you, boy I just really wanna move on Things gonna peak alors sachez que ce week-end sachez que, que ce week-end pour éviter de nouveaux débordements place de l'étoile samedi prochain 65000 policiers et CRL seront mobilisés dans toute la France et 5000 000 Rien qu'à Paris Du coup Et à mon avis Rien qu'à l'Arc de Triomphe ouais. euh, Oui Ah là ouais. celui qui va Et là Celui qui va aller voler Un porte clé euh, De l'Arc de Triomphe Faut pas ah, courage Là, oui. là, là oh, pas. Autant ils sont laissés niquer euh, Il y a eu une ouverture Au niveau de la, la boutique à souvenirs oui. Crois-moi voilà. que là Ça va être la boutique à souvenirs Avec le porte clé Le plus gardé de France <rire> Là je crois Un type C'est vrai Ah là, je crois tu tu voles un plan de Paris ou un bouquin sur Napoléon, tu te fais défoncer ah, faut pas là. Non, là, là, les gars, là, il faut pas y retourner C'est déjà pas bien d'y être allé une fois, mais il va pas falloir y retourner Les stars ont donc décidé de se manifester Florent Pagny, qu'on n'avait pas entendu jusque-là C'est c'est vrai ouais, C'est bon, en même temps, il est au Portugal Qu'on n'avait pas entendu jusque-là, maintenant, c'est proposé d'accueillir la prochaine manif Tu seras bienvenu chez moi Mais il est pas con, je vous l'ai dit, il vit au Portugal. Alors du coup, <rire> ils ont demandé à Yana Kamura qui leur a répondu trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Ah d'accord. Trop, trop tard, je suis trop loin pour toi. Max Boublil de son côté a envoyé un message à ceux qui veulent retourner sur les champs face aux 5000 forces de l'ordre et les regarder dans les yeux. Oh, ce soir tu vas prendre Mais tu vas prendre... Ah ça je te confirme Il y a également les link -up. Vous, vous souvenez des link-up Oui Qui, oui. qui pense pouvoir aller manifester place de l'étoile à mon étoile Les rêves font ce grand pouvoir ah, C'est beau ça Alors Grégoire lui il est un peu plus prudent Il n'est pas place de l'étoile Il va juste à côté Retrouve-moi toi Oui, c'est dans la rue, c'est sur le côté. Oui, c'est un peu plus loin. Et Émile et Images, alors eux, c'est un peu à côté, mais c'est encore un peu plus loin. Voilà, c'est par là. Quoi. À l'abri Bien à l'abri des tonnerres et du vent Mais le plus prudent, ça reste Jean-Jacques Goldman Qui a décidé, c'est un fou fou Jean-Jacques que Personnalité préférée des Français hein, Alors qu'il est plus en France depuis 10 ouais, ans ouais. Et donc, mais on l'adore quand même, ça fait 20 ans qu'il chante plus Mais on l'adore quand même <rire> Jean-Jacques Goldman, donc en France, ça t'as compris hein, Si tu vis plus en France et que tu chantes plus, es numéro 1 Donc Jean-Jacques Goldman a décidé Lui aussi de manifester à Monaco Je marche Sans témoin, sans personne Ah oui C'est nous, 3 minutes pour descendre on attaque l'émission en public Je crois que ça va faire du bruit Tous les jours vous êtes nombreux à nous écouter Tout ça c'est que pour rigoler et pour vous détendre après le boulot Si vous êtes en voiture, avec les enfants Si vous rentrez chez vous, si vous êtes encore dans les magasins Un gros bisou tout le monde, je m'appelle Coé On est sur énergie et on essaie de vous faire passer des bons moments Voici Gims c'est pas la méchance des désormes Mais le silence des autres Qui font tout semblant des idées Et quand les enfants Nous sommes obligés de répondre que les poissons ce qui se passe comme si j'avais dix ans assombrie et ma vision pourtant le soleil est présent les gens qui font la morale avec une veste en vison ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison la vie est un terrain glissant mais dans quel monde nous vivons stop et en effet le mal est fait mais stop stop stop car en effet le mal est fait le pire c'est pas la méchance des désormes mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter et quand les enfants Je suis obligé de répondre que les poissons Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance Ils vont me prendre au sérieux, que si je m'asperge des sens Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde J'ai peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants stop. Et en effet, le mal est fait Mais stop, stop, stop Car en effet, le mal est fait Le pire, c'est pas la méchance des hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant tu les enfants. Profiter du temps qui nous reste à vivre Mais le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive Mais le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre Mais le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive le pire c'est pas la méchanceté des hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter Et quand les Ils ont plus que répondre que les poissons sont troublés les c'est pas la méchanceté des hommes mais le 7h, 20h Vous êtes prêts Faites bien Merci d'être avec nous pour la deuxième partie d'émission ah, Avec du public de partout, avec des bonnes surprises tout à l'heure Ça me fait très très plaisir de vous retrouver Si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes en voiture, prudence prudence, si vous êtes en train de bloquer des raffineries Pas de feu de camp, annule ton micro <rire> toi. Mieux, euh... Pas de feu mec des années de radio On a mis son micro, mais on y arrivera un jour. Y non y mais, mais c'est ça qui fait notre émission oh sur ce côté la la la pénible <rire> là. Il y a un son bizarre dans mon micro quand je parle. il ouais, y a ouais, ces métaux de fission mise relativement métallique. Mathieu, Mathieu urgence. Ça double, ça double un peu. Dès pas de 25, il va nous faire un truc tu arrive il va nous faire comme les box. Est-ce que vous avez débranché et rebranché l'appareil Trop de médium là. Alors là il y a une double de la voix dédoublée, ça c'est bichette qui a dû appuyer sur rien fait. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Mathieu regarde, Mathieu, il a une tête à caca, c'est une tête à constipation, c'est un truc qui va pas Et là c'est pareil, c'est pas bichette t'as dit, c'est pas bichette se passe-t-il, que se passe-t-il, nous voulons les chiffres, que se passe t Je sais pas, voilà Ça va, c'est mon micro C'est ton micro on dirait, mais je sais pas Tous, tous, tous, on est doublés Allez d'accord On c est, est d'accord. Après ça sonne c'est que Moi nous, je vois. travaille pas comme ça. C'est que dans le studio. Alors j'entends le jargon que... technique qui vient le couille dans le potage. Vous qui êtes chez vous à la maison, euh, <rire> nous avons besoin de vous. Dites-le nous, le hashtag pour réagir à l'émission c'est Soprano chez Coé sur énergie. Il a rien à voir là-dedans, mais <rire> euh, comme c'est le hashtag qu'on a mis en place ce soir, réagissez sur ce hashtag. C'est très bizarre. On dirait que quelqu'un a levé un bouton et qu'il n'est ouais. pas y toucher. Là, là c'est ah mieux. Ah là c'est ah mieux, tu as ah fait quoi C'est quoi là ah, Il a coupé le public Non c'est un, un peu Si c'est un peu mieux Un peu va, mieux mais, mais pas totalement ça Pas foufou Pas, pas d'un Pas foufou euh, gars <rire> ça, va aller, ça va aller Tu veux parler <rire> Mathieu Tu veux danser avec nous Viens Mathieu Est-ce <rire> que tu règles le son de tout le monde On t'entend jamais c'est va mais je, je cherche en tout ah ouais, Je cherche, euh... cherche. vas-y fais ce que tu veux Soprano sera là tout à l'heure génial parce qu'au premier euh... rang il y a plein d'enfants et ouais. les enfants je Jacques les adore mais ils ont un sens du rythme de merde non. ah si, non, ah, si. pendant des années j'ai vu l'école des fans ça c'est pas chanter un gosse ça c'est pas taper la mesure mais Jacques Martin il a été d'une patience d'ange comment tu t'appelles c'est la faute tapino non c'est pas la faute à Pino. ils n'ont pas le sens du rythme les enfants n'ont pas le sens du rythme c'est comme ça bah, vous avez pas entendu comme ils ont massacré la chanson non j'ai pas entendu bah, tiens, allez on Quoi, ils ont sont plus maintenant Ah bah oui, bah oui, bah voilà mais ils chantent Mais ils, ils chantent, chantent ah, arrête oui, mais, ah. Bon comment ils s'appellent les petits il y, a, il y a de tout dans le public Il y a des petits et des grands Diego. Comment tu t'appelles mon grand Diego Ça va Diego Est-ce que oui. tu es libre dans ta tête <rire> Ah ouais d'accord, ok bon. Super ah, Bienvenue petit. chez nous Diego Comment tu t'appelles à côté mon grand Elliot Salut Elliot, ça va Oui Oui, et à côté Timéo Timéo, oh, ok bien je Ils ont des prénoms tous au plus joli C'est bien, très bien Timéo À côté, allez mademoiselle Océane Ça va Océane Oui Tout va bien oui. Ouais, allez, à un côté marisa Bonjour marisa d'où tu viens Marissa euh, De Toulon De Toulon, oh là là, dis-donc oh. Vous savez quoi Nous sommes aujourd'hui mercredi, il est 18h10 Vous savez pas quoi foutre de vos gosses le mercredi après-midi <rire> Amenez-nous Amenez-nous Mais bien sûr parce que on fait émission de radio, chanson, garde d'enfants. <rire> voilà, si c'est des petits, moi je vous change la couche pendant un écran pub. <rire> ni vous ni connu, je dors avec le cul, je le remets à machin et puis c'est réglé. Oui. Voilà, c'est bon, bon. Ils auront voilà. des fesses toutes douces qui s'en bon. Je leur mets un petit peu de mitosyl entre la ride du cul, je referme bizarre ah, euh, et puis comme ça, il ça ils rentrent. Mais c'est ce qu'il faut faire madame, j'ai oh, fait oui, ça à mes enfants et je vous rendrai vos enfants plus beaux qu'en vous les avez couchés. Ouais meilleur. <rire> Alors vous savez quoi, on va faire un gros bisou, euh, on va non, on va terminer juste un petit bisou, ça prend moins de 30 secondes. On a Daniel qui est en ligne. Ça va Daniel Oui, très bien. Bonjour Koï, Salut Daniel, qui est Daniel ça, est Jeff, ça, est qui est Daniel ça, est Ah bah, si, ah, les gagnants du, ah, du concours du pâté en croûte. Voilà. C'est un champion voilà, du monde, c'est le c'est le champion du monde du pâté en croûte, bravo, qui est français. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, un gros bisou. Ah, Daniel, gros Daniel, il nous a repris ça au japonais parce que Daniel C'est pas ouais. normal non plus que ce soit les japonais qui soient les rois du pâté en croûte Ben non, mais ils sont, ils sont malins, ils sont intelligents Ah ben c'est sûr bien en question, Et ils sont super bons bon Je suis très fier d'être français et je suis très fier d'avoir gagné Bravo mon Daniel et voilà. Daniel, enfin, alors deux choses, où se trouve la boutique La boutique se trouve à Diven-les-Bains, euh, donc dans l'Alle, ouais. juste à côté de la Suisse, euh, juste au pied du Jura, une petite région sympa. Et puis euh, voilà, donc euh, on est bas, pas loin de l'eau, pas loin la lac, lac Léman. Voilà. Daniel, deuxième chose, 22 rue Boileau Tu nous envoies du pâté Daniel oh Il oui. n'y <rire> ah, a pas de problème les gars vois, a problème. Oh, est Allez, cool. Il est connu pour ça, il envoie du pâté gros bisous Daniel je t'embrasse fort bravo merci à bientôt merci. vive la France merci. Daniel à bientôt ouais, oui. champion du monde c'est du chez nous il n'y aurait pas qu'en football qu'on est bon en oh, pâté aussi eh oui. <rire> alors <rire> voici David Guetta dans un instant le devine qui sait et la petite annonce pourri avec la personne qui vend sa flûte en bois ah la oui, fameuse voilà, une Mais émission fait. géniale qui va être là, avoir lieu aujourd'hui dans 3 quarts d'heure avec nous il y aura Soprano qui sera là C'est Claudio Capéo qui sera notre invité, je vous explique ce qui va se passer vers 19h, h 5 On fera Soprano en live chez nous, en live sur notre Facebook Live, celui d'Energie, puis le mien qui est officiel. Où vous êtes presque 3 millions à nous suivre. Et ensuite, 19h50, tout le public ici rejoint le public dans le hall et on se fait un mini concert de Soprano. Ok Cool. La vie belle, check ça okay, Check, bien, tout check, tout. check, check. Okay. Je lis quelques-uns de vos messages ou pas Oui, dans un instant, on fera la petite flûte en bois toute pourrie. Que la personne vend 5 euros. Oh, oh ça, ira, oh, ça va. va Vince qui me dit « Coé, je te mets au défi de passer la version non censurée de Poubelleman que tu avais fait à l'époque sur Énergie, là où tu disais la déchetterie. » Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. <rire> ouais, sur une autre radio, j'avais dit ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ça bon, les avait bon, pas ouais. fait. C'est le, jeu, non. le <rire> Ils avaient non. pas rigolés. Ils avaient pas rigolés. Maintenant, avec le recul, oui, mais à l'époque, non. <rire> la râleuse, on reconnaît directement les personnes qui n'écoutent pas Coé les transports, ils font la gueule. Euh, voilà, je vous adore tous. Merci de me faire passer, de me motiver. A ah, Yaya qui dit Merci Koei pour se fourrir en rentrant du boulot avec l'appel de DJ Babass. Euh, Koei, mes billets réservés pour venir te voir à Rouen le jour de mes 25 ans. à plus, bon courage pour ce soir. Signé Mathieu, venez nous voir à Rouen. Je sais que ça se remplit très très vite. C'est dans 15 jours. Il y en a un qui nous dit quoi... Euh... Pff, il y a plein de messages, je vous en fais un dernier. J'ai 20 secondes. Ah oui, le, le mec le mec le, le plus fort du monde. Oui. Son message est très simple, très rapide. Il s'appelle Adam Modding. Et il me dit hey, « Hé, tu ressembles au mec sur Énergie ?» <rire> voilà, comment te dire <rire> Voilà, ah c'est vrai on me l'a souvent dit dans un instant on est de retour. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie Qu'est-ce que vous entendez Les plus gros hits toute la journée, toute la journée. Voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de tatas qui sont tombés cette nuit ah. Et ce qui est plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter À Noël, chez SFR, on remplit sa haute de giga Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G Plus est à prix cadeau. 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions, prix client box, engagement 12 mois, 4G Plus sous réserve de couverture avec terminal compatible. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous êtes prêts à partir Avec toi Jamais Parce que là, il y a 5 croisières de rêve à gagner C'est le grand jeu de luxe Ah oui Et jusqu'au 30 décembre Dès l'achat d'un produit de luxe Ils font gagner plein de cadeaux 1000 cadeaux au total Mais c'est Noël avant Noël Et Noël rime avec Lidl patron Chaque semaine Ils mettent en jeu Une croisière MSC Des smartphones Des séjours à Port Aventura Des robots Monsieur Cuisine Des Wonderbox Et des bons d'achat Trop tentant non Mais toi Tintin T'es pas un cadeau Non oh mais c'est gentil patron Lidl Le vrai prix des bonnes choses Règlement et participation Sur Lidl.fr Oh Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, j'ai changé de mobile avec Orange et avec l'appli « Transfert des données », j'ai récupéré toutes mes données. Oui, mais moi, j'ai changé de mobile avec un expert Orange en boutique et il m'a transféré tous mes contacts. Oui, ben moi, l'expert Orange, il m'a aussi transféré mes photos, mes vidéos et même mes SMS. L'expert Orange, il ouvre les huîtres aussi Changer de mobile, c'est facile avec Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Prestations valables pour un seul équipement pour clients Orange. Tarifs et conditions en boutique et sur orange.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts d'Énergie. Énergie, it's music only. En vrai. aux épices, cherche beau Panetton, qui donnera du moelleux à son Noël. Justement, chez grand frais le lot de deux panettons traditionnels de 900 grammes est à 7 euros, soit 3,50 euros l'unité. Le meilleur marché, c'est grand frais Jusqu'au 15 décembre, 3,88 euros le kilo. Magasins participants sur grandfrais.com. frais enseigne préféré des Français, selon une étude réalisée en 2018 par OCC. Pour votre santé, bougez plus. Salut, c'est Alex good Ah, je suis tout excité parce que jusqu'à Noël, chez Micromania, zing, c'est Crazy Christmas avec des offres complètement crazy. Par exemple, cette semaine, la Xbox One S, plus une deuxième manette, plus Assassin's Creed Odyssey, plus PUBG, plus de avoir 4 12 mois de Xbox Live est à 299,99 seulement au lieu de 544,95 €, soit 244,86 € c'est cadeau. Et puis il y a aussi des centaines des cadeaux Marvel, Fortnite, Pokémon, Harry Potter, Dragon Ball, Poster Wars, Micromania, Zing, Liverron, le pouvoir de l'imagination. Parcourez sur magasin ou sur micromania.fr. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose euh, Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben dites toujours. Euh, bon, OK. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal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 Aujourd'hui, le mini-coli de 2,3 kg de Clémentine est à 1,99€. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 87 centimes le kilo. Variété clément calibre 3-4, catégorie 1, origine Espagne.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 be there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 surprise dans les jours qui viennent Qu'est-ce qu'il a Jeff Pourquoi Il a passé la pub à gaver les enfants de chocolat ouais. Mais pourquoi tu as fait ça Juste comme ça, pour emmerder les parents, je pense Non, pour être tranquille, pour être non, tranquille. non, non, il les, a, il les achète euh, J'ai fait une vidéo, je dis Vos parents, ils veulent bien vous bon, bon. je... ah, Moi, des bonbons, non Eh ben, allez-y, bouffe tout C'est gratuit Putain, il mange, regarde-moi ça, regarde ça Mais laisse-les Il Laisse est fier C'est bien mon grand, c'est bien, tu vois, tu donnes des bons. Ben évidemment, je vais pas il est enfin chiant, en plus. Bon, pas... bien sûr, si tu as... as un âge où tu as envie de bouffer ouais, des bonbons, mais le micro il venait. Eliotte, c'est ça Ça va Elliot Oui. Sans bonbon, chocolat bon Ouais, voilà. voilà. <rire> tu voilà. as c'est mignon. T'en veux encore Oui. Ah oui, après il va rentrer chez lui, il va chez les parpaings et tout pas cool. oh. Oh. Mais si, mais il bloquera les, il bloquera les canalisations Mais de, de chez sa mère voilà Ne fais pas dans ceux d'énergie Et du coup, rien. sera notre invité tout à l'heure Préparez-vous la playlist suprême Écoutez-moi bien La playlist suprême énergie est revenue Vous pouvez gagner 50 000 euros en nous écoutant Pour gagner 50000 000 euros c'est simple Dès que vous entendez Angèle Et attention c'est dans l'ordre précis dans lequel je vous donne Pas un bout de lin et pas un titre Et le reste une heure après C'est vraiment quand c'est enchaîné Angèle tout oublié Marshmallow, Happier, Big Flo et Oli Plus tard Morning and Smack avec Gam Gam On va l'avoir ou pas Non je crois pas Il y a des titres je les demande jamais je les ai tous Et quand j'en demande je ne l'ai jamais Non on l'a pas demande pas et trois cafés gourmands à nos souvenirs Sans, dès là que vous entendez, Sans, dès que vous ah. entendez les 5 dans leur 39 37 et vous pouvez gagner jusqu'à 50000 50 euros vous voulez gagner aussi quoi tout avec... switch Nintendo switch je sais que c'est le cadeau le plus demandé par oui. les enfants ah, oh, non, ta... oui. vous êtes avec les enfants dans la voiture vous êtes là papa maman les enfants à l'arrière ou maman maman les enfants à l'arrière ou papa pas les enfants à l'arrière en gros il y a des enfants je, je veux qu'il y ai vous nous appelez 0870 42 48 pour le qui qui roule on joue ensemble et si toute la famille répond bien chacun a une question Vous gagnez la Nintendo Switch Bokano Energy 0800 70 42 48 J'ai la petite annonce de merde oui. Alors je vous le dis, je suis très honnête C'est pourri, c'est une flûte en bois Ramené de Bolivie, bon à la limite Est-ce qu'il faut oh. aller vraiment aussi loin pour chercher ça, non, mais... Mais ça mais, Écoute encore 3 secondes S'il y a quelque chose qui se dresse dans quelqu'un du public Vous me le dites hein Non, ça adresserait plus que cette musique de merde. Vent jolie flûte en bois donc ramené de Bolivie. Oh, c'est beau lui. Wow. Et donc oh, c'est pas vrai. Il la fait, il la fait. C'est très bon. Fré. Je content. Je suis très content. Ah <rire> oh, la Bolivie, <rire> c'était toute beauté. Tiens, en parlant de ça, le, le mec d'hier dont on a parlé des gilets jaunes qui faisait Jeff Tu. Ouais. Il nous a envoyé un il nous a un message. Ouais. Il a dit merci pour le petit message que vous m'avez fait hier. Attendez, je lis son message. Ah dans tous les messages qu'on voit Il fallait que je le repère Voilà c'est lui Il s'appelle Eddy Il m'y dit merci Je suis l'animateur Jeff tuche Merci pour cette pub Voilà c'est le gilet jaune On a passé le son hier Il a beaucoup cartonné sur internet On l'embrasse fort Bon, bon la flûte bon. la flûte Merci beaucoup ouais, Je l'appelle Tu as raison On en était sur la flûte Je suis Elle est dans un, en fait dans un bois particulier ou... Oui un bois bois Un, un bois bois Un bois C'est du bois d'arbre C'est du bois ah. C'est de bête Ah, trop bête si dit que c'est de la merde, on lui dira, non. vous l'achète pas. Allô Oui, bonjour, j'appelle pour l'annonce la, que j'ai vu pour la flûte en bois. Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, voilà, je me permets de vous appeler parce qu'il se trouve que, justement, j'ai besoin d'une flûte en bois. D'accord. Voilà. Donc, euh, elle n'est bon... pas vendue Non, non, elle n'est pas encore vendue. Ouf Elle est en, elle est en quelle matière Alors, c'est donc du, du bois, euh, bois du bois de Bolivie. Du bois de Bolivie, c'est de la, la région, hein, donc euh, mais d'un arbre particulier ou... Moi bon, je sais rien, du bois. Du bois, du bois, du du bois de Bolivie. Okay. Elle fonctionne bien C'est une flûte, oui. Ah ben non, il faut Et avoir des flûte. flûtes bouchées, des flûtes qui font des fausses ah, notes... Ah non, non, non, non, elles très bien. Elle voilà. Est... Non, il n'y a aucun soutien, elles marchent bien, Alors, mais euh, je l'ai jamais utilisé Alors, j'ai une question... Euh... Une question alors, qui va peut-être vous sembler un petit peu dure, au sens strict, au sensus du terme. Euh, on est comment au niveau du mi-bémol Je sais que pour un néophyte, la question est un petit peu particulière. Mi -bémol. Le mi-bémol Le mi-bémol. j'en sais rien. Mais c'est vous qui, c'est important, madame, parce que... Mais je, je... plus de la décoration. Oui, mais alors, vous savez, moi, je suis collectionneur de flûte, et euh, c'est important. Est-ce que vous savez si elle est homologuée, norme européenne, pour les cours de musique européenne pour les cours de musique. Mais vous savez quoi Ne vous embêtez que... pas. Est-ce que vous vous l'avez sous la main Ah non, j'ai pas là je suis pas chez moi. Ah, parce que je, je voulais entendre le son. Le son, c'est un son de flûte. On souffle. Ça oui, madame, c'est une flûte de Bolivie. Oui. Voilà. Pourquoi C'est juste qu'elle a été achetée en Bolivie. Quoi. Oui, bah, c est, c est, ça en fait une flûte de Bolivie, madame. Oui. Ouais, pas... a été en Bolivie. oui donc C'est une flûte de Bolivie, donc elle a un son particulier, un son bolivien à 5 euros la flûte franchement euh... oui enfin madame écoutez, 5, euros, 5 euros vous savez par les temps qui courent c'est quand même important autant savoir ce que j'achète vous êtes d'accord non ah bah oui mais si vous voulez euh, on peut se voir et vous la tester hein, si vous voulez faire votre vieille mi bémol euh... est-ce que vous pensez qu'elle fait du mi bémol ou pas ah j'en suis sûr' vous en êtes sûre ah oui oui D'accord, mais pour la norme européenne, non, elle vient de Bolivie, vous n'avez pas la norme européenne Ah, elle n'est pas norme européenne, elle vient de Bolivie. Eh oui, elle est bolivienne, donc vient de Bolivie. Oh, que c'est Bolivie, ok. Donc... Ça vous pose un souci qu'elle vienne de Bolivie Oui, je vous cache pas, parce que je donne des cours de musique avec, donc vous comprenez, si je donne des cours de musique à des enfants sans norme européenne... Ah, ça peut poser problème. Alors. On est d'accord, dans un langage châtié, je dirais, c'est un petit peu de la merde dans ce cas-là c'est un truc, franchement, de oui. décoration. Oui, mais si je joue de la musique sans norme européenne, on est d'accord, c'est un petit peu de la merde. Bah, ça, j'en sais rien, moi, je, je suis pas musicienne. M'arrangez que vous le disiez. Mais moi, je le suis, faites-moi confiance, donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu de la merde. Bah, elle est dans un dans un endroit où on vend des... de la norme européenne Alors non, non, non. <rire> <cherche> <rire> tu vas le dire, ça m'arrange. Alors donc, je disais non, parce que, franchement, euh, moi, je veux de la norme européenne, elle n'est pas norme européenne, normal, elle vient de Bolivie, elle est bolivienne. Donc, elle vient du bois, donc, On est d'accord que si elle n'est pas de norme européenne, oui. c'est un petit peu de la merde Ben non, c'est une flûte, quoi. C'est une, euh, une flûte de décoration. Mais, de oui, Bolivie, mais écoute J'ai besoin d'une flûte euh, norme européenne. Donc, oui. donc, euh, oui. donc si elle est bolivienne, euh, c'est un petit peu de la merde. Ben, elle n'est pas de donc, comme comme besoin norme européenne. Donc, comme j'ai besoin d'une norme européenne... Un peu de la merde. Vous je vous dise quoi oui. Euh, oui. Oui. oui. Vous voulez que je dise oui ben Je vous dis oui. Ah ben madame, si c'est de la merde, on ne pas, pas A bientôt madame. Ah, ben, on cramé Écoute <rire> Tu m'écoutes J'ai craqué, j'ai craqué un moment donné. Je suis désolé, voici. Georges Ezra, c'est toujours pas un duo, il est toujours tout seul. Ha ha ha Hang-grown see <rire> you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road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 I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. South of the equator navigated, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the club, bikini buttons like a toast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 Two in the front, two in the back, sailing along and we don't look back. back, back, back, back. Time flies by in the yellow and green, Stick around and you'll see what I mean there's a mountain in that I'm dreaming of if you need me you know where I'll be I'll be riding shot down underneath the horse I'm feeling like a someone I'll be riding shot down underneath the horse I'm feeling like a someone I'll be riding shot down beneath the horse I'm feeling like someone C'est Coé sur Énergie yes. Avec tout, merci d'être dans vous écoutez sur énergie tous les jours de 17h à 20h 20h c'est Erik au chaud vous nous suivrez dans quelques minutes en live sur Facebook live le hashtag de ce soir monsieur Bordas c'est quoi Soprano si chez Koué, sur si énergie vous voulez lui parler à Soprano c'est uniquement avec ce hashtag et nous on prendra au hasard dedans on piochera en hashtag #soprano chez quoi sur énergie et tout à l'heure il sera notre invité et on finira l'émission avec un joli Facebook live où on sera tous euh, non avec mieux que ça il y, a, il y aura sur le on sera sur youtube sur l'énergie.fr oui sur l'application voilà et puis et puis 3615 énergie Absolument. le my space ça. énergie Tu alors sors tous les trucs tout. là tout MSN là. énergie oui. Likos, même le licos parle pas, plus, parle pas plus, dans un instant il y aura le kiki roule vous êtes une famille vous êtes à la maison vous jouez avec nous kiki roule 0870 42 48, 48. qu'est-ce qu'on fait maintenant cette ouf Bah, normalement on hey, ouais, alors, taquet, là, hein, je suis super Je suis productrice de l'émission, tout est, passe est, par moi. Tout déjà avant Qu'est-ce qu qu'on qu fait maintenant non, euh, qui, alors attends, non, dis la vérité, il y a 2 minutes, je viens de te dire ce qu'on fait et tu me redemandes là ce qu'on fait. Oui, ah, ça, c est c est spécial, tu m'as dit auditeur, il y en a si. aucun en ligne. il si. y a un auditeur en ligne mais qui n'est pas le sujet de ce soir. Il y en a aucun en ligne. Donc mettez-vous d'accord entre vous deux là. Non, je la pro. Là Donc excusez Il y a 6 ans. Voilà, moi je me repose sur des gens, une armée mexicaine, une armée mexicaine, qui oh, sont tous en train de faire des trucs, personne ne se parle. Ah c'est à cause de mon chéri là ah, Attention, <rire> regarde la mutation dans l'air, je vous dis tout de suite. Envoyer ah, toi, je en vais bloquer une Il y a un malaise d'un coup là. On a une dédicace de celui dont on a parlé tout à l'heure, Eddy, gilet jaune, ah. qui nous... Attention Eddy, ça va C'est le mec qui a fait le buzz avec le <rire> gilet jaune Bonjour. en faisant tuche. Ça va ça va, bon, ouais, va, va... encore ça, va... <rire> ça va bien alors tu es, es toujours en gilet jaune, tu es où ah, loulotte, euh, savoir, Ouais, attends ah, ah, toi ça c'est Tu vas faire alors, chauffeur routier et gilet jaune, tu vas alors, faire alors. double double bah, double gré. Tout... Ouais, je peux du programme, j'ai pas de problème. Mais pour toi, c'est comme Macron. Quand tu as des problèmes en France, je m'en vais à l'étranger. Mais tu là ou tu pars Tu es pas là ou tu es té Tu es où tu parles Tu es où tu parles du té Tu capté comme tu es Tu es capté quand tu là Tu tu parles un gros bisou, tu transportes. Tu transportes quoi Du veau. Alors moi, je suis que du bon exceptionnel. Alors, ah, convoie ex convoi exceptionnel, le problème c'est que ça va assez longtemps. Oui, ouais, oui, ouais, ouais, tu mets 3 ouais. mois à revenir. Hein. Bon, je te fais Et te fais un gros bisou. Est-ce que ouais. tu vas est que tu vas manifester Bien. avec les routiers alors toi il y a pas de souci, faut le faire, s'il faut le faire. Déjà, samedi, le gars mettre au judé, tout faut mettre au judé pour le, le maire et tout. C'est <rire> tout. Je te <rire> fais un gros bisou, je t'embrasse. Oui, un peu de soucis. Comment on j'ai goûté. Salut ah. Salut Bonne ah. ah. ouais, soirée, oui, mais vous avez le Si, voilà, il y jaunes sérieux qui manifestent, puis il y a des mecs qui mettent un mais peu de oui, il faut détendre ah, un peu. Aurélie Habit Paris, on a lancé un sujet tout à l'heure au 0870 42 48. C'est quoi le sujet La fois où mes parents m'ont foutu la honte sur les réseaux sociaux Alors Aurélie tu Je te l'ai dit avant Mais arrête de dire je te l'ai dit avant J'ai le répété pendant On s'en fout ce que tu m'as dit avant <rire> Je euh... l'ai dit il y a deux minutes Moi aussi j'ai dit plein de choses à des gens avant voilà, Eh hey, t'as dit quoi avant Et ouais. Aurélie <rire> comment ça va allô bonsoir t es en forme bonsoir. Aurélie mmh, Ben ça va quelle est la, quelle est la, bien, la Donc toi tes parents ont fait une boulette sur les réseaux Mais ils font que ça. <rire> ils Là, des fois ça les parents Il y a les parents qui découvrent Facebook oui. Et des fois mais les parents d'un certain âge Qui découvrent ça. Facebook, ils se disent oh, On peut y aller, on peut mettre tous les petits commentaires euh, On peut mettre tous les petits trucs Qu'est-ce qu'ils ont fait Quel âge ils ont mais déjà les parents Exactement, ils font ça, mon père il a 70 et ma mère elle en a 56 D'accord, alors qu'est-ce qu'ils ont mis et bah, ma mère m'a demandé de lui faire un, un Facebook, une chose que j'ai faite, je lui avec Nata et tout, ok, pas de souci. Et je lui ai expliqué tant bien que mal que bah, Messenger, c'était pas mon mur, en fait. Euh, mais elle n'arrive pas capté Donc elle met des photos de moi bah, sur mon profil, euh, des photos assez dociles. Oh non. Ça arrive sur ma page, où, ah où elle m'écrit des messages sur mon mur à chaque okay. fois. Oh, ah, elle, elle pense si que c'est privé. Elle pense que c'est oui que c'est le Messenger pour voilà, elle, elle pense qu'elle ne parle qu'à toi. Exactement. exactement, ah, exactement. Ah. Donc euh, ouais, quand je reçois des photos enfin euh, des photos de quand j'étais petite, euh, pas sapée, oh, regarde, tu te rappelles, trop marrant. Euh, regarde comme tu sur le coussin avec ton c'est <rire> un peu ça, ouais. Donc en rappelle en me disant à maman là, c'est pas sur mon Messenger, tout le monde voit la photo que tu postes. <rire> Oh là là. Donc du coup, je retire à chaque fois, bon, je vais finir par la bloquer quoi. <rire> c'est euh... ça. Elle a bloqué sa mère, j'ai déjà fait moi. C'est vrai. Déjà je bloque que ta mère, bien sûr. J'ai un bug, il euh, y a un bug Facebook Attends ça, attends, attends, et... vient... attends Aurélie, tu viens de soulever un dossier là. Micro, tu as déjà bloqué ta mère Ah ouais ouais, elle m'énervait trop. Mais euh... pourquoi Les Parce que à ils... euh, tout analyser là et c'est qui lui Mais c'est ta mère, c'est normal. Euh... Ouais non, c'est c'est relou. Tu te protèges. Non, mais j'ai débloqué. Tu l'avais bloqué pour le coup ou pas Non, mais je l'ai bloqué 10 minutes en crise. Parce que il était activité donc on peut pas vivre très longtemps sans sa mère non plus donc non ils m'en voudraient de linge c'est c'est c'était très longtemps ils étaient en sueur des deux côtés hein ils s'enormi en disant tu m'as trop manqué donc... non surtout relou quand je le vois pas tout de suite en fait ouais c'est ça ouais. je le vois oui. tout de suite ça va mais quand je, reçois, euh, quand je suis au boulot et qu'après je vois j'ai 15 commentaires en disant oh trop mignon euh, dr euh... Tu vas qu'il y il y a 3 jours <rire> Allez je te fais un gros bisou Aurélie Je t'embrasse fort je embrasse, A bientôt Babel, bien. restez avec nous sur énergie Dans un instant on aura peut-être le temps pour un devine qui sait Dans un instant le kiki roule pour offrir à toute la famille On a pas mal de surprises, je vous parlerai d'un resto de Johnny Qui vient de se créer en France Ah bah oui il va y en avoir c'est normal qu'il y ait des restos de Johnny Qui se créent quelque part, on parle de tout ça dans quelques jours C'est vérité D'aimer ou de quitter Et l'histoire est sans cesse Répéter Qui commettra la faute et de clac quand la porte on dirait bien que l'enfer c'est les autres tive on se renvoie la balle et tout retourne normal jusqu'à ce que tu tires la rouge est mal tu sais tu sais on en a tu sais is incredible, try to lock you are for your rage staple, bull be a stun like them name carnival, your bad things that I feed them eager, turn around to them your real amigo, bad problem, bad problem, separate their votes, but... ce n'est jamais de ta faute, ah, ce n'est jamais de ma faute, grombolle ah, tonner Quoi, et go, ah là là, vous savez ce que savez ce que j'entendais moi j'entendais es gros, gros. Es gros. Eh oh, es toi quand même suis très vexant il y aura San qui sera avec nous dans quelques minutes je voulais quand même vous faire une petite vision de nous aux états unis parce qu'avec un petit peu le bordel qui arrive chaque week-end on se dit bon l'image de la France ah, bah, le tourisme il va pas être fou au mois de décembre là je pense que tous les gens qui ont des magasins Euh, commence à avoir un petit peu peur Parce que le chiffre d'affaires va pas être très très bon Et, Et alors on pense quoi de nous aux Etats-Unis par exemple Écoutez cette chaîne qui est quand même la plus connue C'est Fox News oui. Une des plus connues bon Qui roule globalement pour le pouvoir en place oui, C'est oui, très, oui, très... très Trump C'est très euh, Fox News voilà. bon, C'est pas, pas, pas, pas très est pas objectif Est-ce euh... est que c'est eux qui avaient dit euh, qu Il y avait des no war, un no war zone à Paris ouais, Oui il y a quelques temps C'était eux, eux, eux, eux qui avaient ah montré là des coins de Paris le 18e il disait que c'était une war zone mais <rire> ah, ouais, enfin, bon. en gros les mecs ils avaient mis les champs élysées le 17e le centre de paris le, le gars le reste était <rire> c'était un, <rire> un, un terrain miné c'était la corée du nord ils avaient mais fait une ça. carte et tout et bien là écoutez bien écoutez tendez l'oreille écoutez ce que ce que dit le journaliste c'est traduit hein, je vous rassure regardez ces images de manifestations violentes en France qu'est-ce qui se passe François Macron Macron ah, Emmanuel Emmanuel j'ai l'impression que tout les français s'appellent François C'est un des problèmes que je dois régler Monsieur François Macron, Macron. Quelle tête de... Noeud. Et sinon on disait tous les américains s'appellent John a... C'est ça ouais. Smith Non mais c'est que <rire> ça Non mais franchement Mais là, là, John, en présent, tous les français s'appelle François bon, ouais, et, eux, et eux, leurs manifestations là, Quand il y a des manifestations dans des pays Quand il se passe des drames, type à Charlotte, etc Où il y a les policiers qui tirent, etc On en parle Enfin, ouais, c'est quand même pas les États-Unis qui vont donner des leçons. Bah oui, non, de, ça, de, de, sur fou. ce qui se passe en France. Je dis pas que ce qui se passe chez nous est exemplaire, mais c'est quand même pas eux qui vont donner les mecs qui tirent à balle réelle. Ils, ils, ils sont ont des morts. morts ouais, c'est oui, ça. Il y a toujours 12 morts à chaque fois sur des crimes plus ou moins racistes en plus à chaque fois. Parce que selon la selon la couleur de la peau du mec qui est devant les policiers, ils ont tendance à tirer plus vite ou moins vite, ce qui est vrai. Donc à chaque fois, ils nous font un crime limite un peu comme ça et ceux qui vont donner des leçons. il y, y a pas si longtemps, ils étaient en fait parce que c'était le premier week-end où il y avait pas eu de morts aux États-Unis. Et oui. ils se font une fête pour c'est ah pas fini parce que l'adolesse journaliste hein, quand même, euh, le on sait le, le mandat quand même d'un président français, c'est 5 ans. Oui. Ah pas bien révisé. Je pense que c'est un mandat de 6 ans quand on est président, à moins que quelque chose n'arrive. Non, il pourrait décider qu'il en a assez. Pas oui, fatigué de tout cela. peut-être pourrait-il changer de nom On sera Léo et enfin, les Français devraient travailler plus que 4 jours par semaine, peut-être faire une journée complète au lieu de prendre une pause déjeuner de 3 heures, et puis peut-être ne pas partir en vacances tout l'été. Ah oui, Alors moi j'ai mon, oui, mon père Qui travaillait dans les sucreries et tout J'ai jamais vu des gens euh, qui travaillent dans, dans, dans province Dans les petites villes prendre 3 heures oui. De déjeuner, travailler 4 par jour Mais qu'est-ce que c'est que ça les non, gars Des temps. Temps. Les gens qui ont 15 minutes euh, enfin. Je pense qu'en termes de président ils ont pas de le soin oui. de donner C'est pour commencer On rappelle que leur président a un tweet, une connerie Voilà <rire> oui. Je vais dire ah, le mec Fake news, fake news, fake news Mais ils sont incroyables cette incroyable. chaîne de télé ouais, ils sont Voilà, voulez vous faire écouter ça Parce que ça valait le ouais qui roule dans un instant il le devine qui c'est dans quelques minutes à tout de suite et Soprano sera avec nous dans moins de 20 minutes on est là la playlist suprême est de retour sur énergie pour Noël 50 000 euros à gagner sur énergie, l énergie, l énergie. la playlist suprême énergie c'est Angèle vous Marshmello <coughs> Big Flo et Big Flo et Mamek et Smack 3 Cafés Gourmands Cette playlist sera jouée sur Énergie Une seule fois Dans cet ordre précis Aujourd'hui ou avant fin décembre Soyez attentifs Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 Et gagnez la somme folle De 50 000 euros Pas besoin de musique Pas besoin de musique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 Immortalisez votre Sweet Noël en famille Dans votre magasin But Envoyez la photo à coéatenergie.com -et, et tentez de gagner votre shopping Sweet Noël 3 minutes rien qu'à vous Pour équiper toute la maison et gâter tout ce que vous aimez Jusqu'à 5000 euros à choisir dans votre magasin But Jouez jusqu'au 7 décembre 2018 Règlement sur énergie.fr Sweet Noël égale de Noël Bah prime de Noël chez Opel je crois que c'était une légende Une reprise de 4000 euros minimum Pour l'achat d'une Opel Un compte de Noël quoi Et puis en fait euh, c'était vrai J'ai raté l'offre. Bon, depuis, je crois à tout. Moi, le Père Noël, les lutin, la reine qui vole, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Hein.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 des conditions Magalsa offre valable sur le mois des deux jeux Asbro Gaming HT simultanément chez Jeux Club. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feuvert. Ce temps de chien, brrr, ça irisse le poil. Heureusement, Feuvert et Michelin en font plus pour votre sécurité. En ce moment, en exclusivité chez Feuvert, jusqu'à 80 euros offerts pour l'achat de pneus Michelin été, crossclimate et hiver. 80 euros offerts, c'est ça la patte de l'expert. Valable voilà en chèque cadeau ou jusqu'à 80 euros en bon d'achat. Voir sur feuvert.fr Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, it music only. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous avez envie de confort à Noël et que vous achetez un ensemble matelas et sommiers grande largeur... Nous, on vous offre 50 euros sur les couettes, oreillers et le linge de lit. Alors foncez les yeux fermés Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche, liste et conditions sur Conforama.fr. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feuvert. Ce temps de chien, brrr, ça irisse le poil. Heureusement, Feuvert et Michelin en font plus pour votre sécurité. En ce moment, en exclusivité chez Feuvert, jusqu'à 80 euros offerts pour l'achat de Michelin été, cross climate et hiver. 80 euros offerts, c'est ça la patte de l'expert. Valable en chèque cadeau ou jusqu'à 80 euros en bon d'achat. Voir sur feuvert.fr. La bonne idée bute pour les fêtes, une table multijeux à moitié prix. 10 cadeaux en 1, on peut pas se tromper. les suites Noël continue chez but En ce moment, moins 50% sur la table multijeux qui passe de 200 à 90. 99,99 euros. ,99. Suite Noël, doux Noël. Et voilà, Madame Girard, une chaudière toute neuve aux normes PEB. Avec ça, vous allez maximiser votre PCI sans consommer plus de FOD. Le tout est éligible au CITE, évidemment. Hein ah Chez Volkswagen véhicule utilitaire, on vous comprend. Bénéficiez d'un crédit bail exceptionnel à 0% sur Cadivan et Transporter Van jusqu'au 31 décembre seulement. Trouvez le vôtre disponible immédiatement sur lemien.fr. Crédit bail 0% sur 36 mois, 90 km sur Cadivan et Transporter Van dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2018 sous conditions d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur lemien.fr Chéri, c'est bientôt les fêtes et j'ai rien à mettre. Va chez Tati, chez Tati, t'as tout. tu as raison, en ce moment la robe de fête est à 8 euros. Bah qu'est-ce qui t'arrive C'est ce super micro karaoké Bluetooth à seulement 9,90 euros. Chez Tati, t'as tout, chez Tati, t'as tout. Maman, maman, on mange quoi le 25 de mer. Le 25, mais chez Ford c'est Noël jusqu'au 17 décembre ma chérie Quoi Et oui, au menu c'est crédit à 0% et TVA offerte Jusqu'au 17 décembre chez Ford, profitez d'un crédit 0% et de la TVA offerte sur plus de 2000 véhicules prêts à partir Et mes fruits de mer oh.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 vos agneaux porc, charcuterie, volaille, oeuf. Soyez malin, faites confiance au label rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pas besoin de musique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 Couille reviendra dans 3 Tell me something good. Are you happy in this you need more. Is there something else you searching for? I'll fall here. In, in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 le temps qu'il met pour faire l'amour. <rire> Plus long, c'est chiant. Ouais, carré. Au final 20h. Mais oui. C'est quoi, cool, c'est sérieux Merci beaucoup non, les gars Cette équipe mais mais cette wow. équipe vous pourriez vendre le produit un peu mieux. Pourquoi toujours me dénigrer 17 à 20 secondes, c'est le temps qu'il met pour faire l'amour. Mais vendez-moi, regarde la demoiselle là-bas dans le fond et joli comme tout elle rit sur ma gueule. Voilà, 17 à 20 secondes, on a le regarder elle, me regarde, elle me dit oui. On a dit qu'on montait pas la antenne. Non, elle regardait du coin de l'œil et moi que ça quoi." Elle a entendu 17 à 20 secondes, ça y est, l'arbitre sa casquette devant, elle a tourné la tête. J'ai pas fondé le produit, 17 à 20 cm, fait un truc. Non, c'est 22 secondes, ouais, Voilà, c'est ouais, encore. j'ai le vent dans le dos et il était tout à l'heure, San Prano sera là. Comme dans la Bombonera. D'ailleurs, je crois qu'il est en retard. Bon, ça tombe bien, on est dans les temps, ça va, ça va. Oh là là Ça bouchonne. Bienvenue dans l'émission on est à la cool. Vous savez, alors nous, on est là, on a le temps. Après, il prend euh, à 19h50, on fera deux titres à l'antenne d'énergie en live sur Facebook Live et ensuite, ça continuera sur les applis d'énergie. D'accord Tout à fait. Il fera, il fera, je pense, entre de 2 et 92 chansons. Donc, euh, grosse fourche. On n'a pas encore le nombre exact, mais on, ouais. on va trouver. À partir du 14 janvier, on se retrouve à la, à la Comédie de Paris. Alors, je vais tourner une vidéo dans quelques jours. Je vous en ai parlé hier, puisque le One Man va se baser à la, à la Comédie de Paris. Venez me voir, on a fait des places de, de spectacles les, les moins chères possibles. Venez voir le One Man, c'est le nouveau. Vous viendrez les amis, hein, je vous invite. Avec plaisir, hein oui, bien sûr. Ah, oui. Comédie de Paris, c'est à Paris, c'est à côté de Pigalle. Ah, la soirée ouais. parisienne. Ouais. Et donc, euh, donc, bonne soirée. Ah ben, c'est ce qu'on fera après le spectacle. On va s'amuser. <rire> Bo boire, boire un verre. Juste bien ça. sûr, boire un verre. Ben, tu penses quoi d'autre ah, oui. Et donc, donc le principe, c'est que je quitterai Énergie à 20h, et je file en scout jusqu'à la Comédie de Paris, et j'arrive et je monterai directement sur scène. Combien de temps il faut et bien... C'est la raison pour laquelle je vais tourner une vidéo en live où je vais m'entraîner à quitter énergie <rire> les répètes. et à faire une simulation Un où je vais tout filmer en GoPro et avoir avec les arrêts, la, la, la vitesse obligatoire et tout, à quelle heure, combien de temps je mets pour aller à la salle. Prendre le micro et mais arriver sur scène Il faut que tu partes à 20h du coup pour voir C'est le seul qui ne répète pas le spectacle le chemin <rire> ouais, Il y avait, Le <rire> spectacle c'est exactement bon. ça non, Le spectacle je vais le répéter à Rouen On était complet à Nantes Vous êtes venus nous voir merci les Nantais c'était top Rouen venez me voir au théâtre à l'ouest Les 14 et 15 décembre, 21-22 décembre à Lille au Spotlight Qui a une bonne place pour plein de d'autres spectacles qui se rôdent ouais, Et ensuite Comédie de Paris Ensuite on ira à Genève au mois de février à La Comédie de la Gare le... On ira à Toulon au Colbert théâtre, on ira au Sable de l'One, on ira à Compiègne, on fera le printemps du rire au Zénith de Toulouse, on ira à Lyon, rideau rouge au mois de mai, à Pfaffenofen, c'est dans l'est de la France, à Morge en Suisse et pas mal d'autres trucs qui arrivent. Oh oui. Pas trop non plus hein, non, non, non. On, on, a essaie, on a beaucoup de gens qui veulent qu'on y aille mais on essaie de dire que il faut qu'on vive aussi un tout petit peu. Qu'est-ce que je fais maintenant le qui qui roule Ou le devine qui c'est Comme vous qui voyez Le oui. devin non, de qui sait. De de de il y a la famille qui attend depuis longtemps. Bon bah on les prend alors. Allez. Moi je vais faire le devin qui sait. L'esprit de contradiction La famille Vigée C'est comme ça que l'on dit Oui c'est ça, coucou Salut les Vigées, oui. comment ça va est quoi On est à Dax, il y a qui dans la voiture Il y a le papa qui s'appelle Franck Ça va Franck Ça va, ça va Qu'est-ce que tu fais dans la vie Franck euh, Beaucoup de D'accord, mais de les deux Ah, peut-être que c'est pas légal, non, tu peux pas dire devant ta si famille Ah non, non, non, non, non, non, non Mais, mais beaucoup de choses Ok on a compris euh, Laetitia Oui Salut ma chérie Qu'est-ce que tu fais dans la vie Maman au foyer Très bien Et nous avons le petit Dylan Je n'ai pas les questions Je te dis pour toute l'équipe Qui me voit chercher depuis 5 minutes Sans m'aider Je cherche parce que je pas les questions Ça se passe pas pour le plaisir parce de que tu ne Mais bien sûr que je range pas Quand j'étais petit Je ne déjà pas ma chambre si la je l'ai trouve Dylan Si tu m'écoutes Dylan Dylan Range ta chambre <rire> C'est important Dylan Est-ce que ta chambre est rangée Bien sûr. Et eh bien range là sinon bien tu sûr. seras le bordel comme stouf, tu vois, et oh, qui range toutes ces affaires. Pas. Dylan, tu as 10 ans Non, 12. 12. Eh ben voilà, en plus les renseignements généraux me donnent des mauvais chiffres, eh ben, Les renseignements là. généraux. Ah, ça commence comme ça, on se trompe de 2 ans et après on se trompe de 10000 dans les manifestants. Allez, <rire> ah est pas... Ah Une belle blague. La famille Viget, voici trois questions, vous répondez bien, vous gagnez quoi stouf La Nintendo Switch. La Nintendo Switch, tu la veux Dylan Oui. Et eh ben c'est pas fait encore. Première question pour le papa. Oui. Bon alors moi j'ai pas la réponse. Bah si toi non parce que... Bah, en bah je l'ai pas mais ouais, si oui. jamais il est pas football, il l'a pas non plus. S'il a écouté l'émission il le sait. Non. Si, si, si, on en a parlé. Si, si, évidemment. Si. Je vais pas, pas si, donner son si. nom une fois. Ah si, on en a parlé. Mais c'est vrai que j'ai ce que dit Bordas. Qui a remporté le ballon d'or 2018 que Et voilà. Ouais, voilà. Ah, je t'avais dit qu'il est un joueur craque, bien sûr. Mais si tu connais pas, alors personne connaît toi. c'est ça. C'est exactement, exactement ça. Et si je, je n'aime pas, personne n'aime. Bien sûr Bien sûr évidemment. ça. Hein, on va jouer avec la maman. Oui. Avec qui danser Clément Rémiens, ça qu'on dit Le gagnant de danse avec les stars. c'est plus dur ça. Il euh, répondre un jour. Hein. Avec qui danser Clément, le gagnant de Danse avec les stars ah, Vous n'avez pas regardé Non, pas du tout. Pas une seule fois Non. Bah, vous savez quoi, moi non plus <rire> Mais alors, Je n'ai bon, pas dire, vu une émission de Danse celle, avec les stars. C'est celle qui gagne tout le temps, tous les ans. C'est celle qui... C'est une proposition Alors, euh, oh ben non Jean-Marc voilà. Généreux, Katrina Pachev et... Pas de, pas de chef, ça n'a rien à Dans le groupe, il y a pas de Katrina Pachet Ou Denica Ikonomova Faux votos Faux votos Katrina Pachet Ou Denica Ikonomova Donc le dernier là, Denisza Ikonomova. Ikonomova. Ikonomova. attention parce que Ayana Kamura te pètrera un câble pour moins que ça hein. Et le bras aussi. Alors, C'est Denisza Ikonomova. C'est la bonne réponse. Oh Très oh Tout, Tout, repos... ouais Tout repose sur Dylan. Allez à toi. Ça va Dylan oui. <rire> oui. Oui, Dylan Oui. Tu connais bien l'émission ou pas du tout Ça va Quelle personne Autour de cette table A son nom de famille qui rime avec Tanas Avec quoi Avec, avec, son... avec, quoi avec Tanas. Tanas Qui dans cette équipe A son nom de famille qui rime avec Tanas Bord... <rire> Personne oh. ne t'a soufflé J'ai entendu qu'on te soufflait Heureux, à peine non. je' sais pas mentir to <rire> oui. on t'a soufflé j'ai entendu non pas du tout non tu dis donc bordas oui on joue pourquoi Une Nintendo Switch Ça fait 10 fois que tu me l'as dit, je le retiens pas <rire> <rire> là, là, Mais c'est où Jamais quelqu'un quelqu m'aura autant dit Nintendo Switch C'est une cadeau de coups de à Noël ah, ça, en plus Ça te ça arrive pas, pas J'ai l'impression que quelqu'un a vidangé mon cerveau Mais ça c'est le jeu qu'on a fait avec Manu aujourd'hui on, on est, est d'accord On a fait un laser game On est d'accord Mais ça m'a crevé ça On est en plus tu sors de là-dedans tu pues Tu sais Ça sent le vestiaire à l'intérieur C'est une infection cet endroit C'était génial Oui, c'est une punition pour moi J'ai l'impression d'être puni à la cave, <rire> Allez, voilà la cave. Arrête t'as bien rigolé ouais. Et En plus on a triché mais bon. Non, non, il non on a clairement pas triché Dylan oui. bah, Tu me demandes pas si t'as gagné Mais on a ça Et bah c'est gagné Dylan ouais. La Nintendo Switch On l'envoie chez vous à la maison ouais. C'est gagné la famille Vigée On vous envoie la Nintendo Switch vous fais des gros bisous Trop cool, merci beaucoup Evidemment que c'est trop cool, tiens, ça coûte moins cher que chez l'acheter A bientôt, je vous embrasse <rire> <rire> On embrasse, embrasse le monde à Dax. Restez avec tous, Soprano et notre invité dans quelques minutes 17h20 h C'est Coé sur l'énergie Comment puis-je oublier Ce coin de paradis Ce petit bout de terre Où vit encore mon père Comment pourrais-je faire Pour me séparer d'elle oublie qu'on est frère Belle Corrèze charnel C'est ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que tu as trouvé pour te la rappeler un peu con n'aimez pas ma chanson vous me croyez bizarre un peu patriote le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vous pas ne résonne jamais dans ma région c'est pire qu'une religion de d'une confession je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire et si je monte au ciel il y aura peut-être joël qui ou mis jérémie et mon cousin pederik johann s'envoie La Corèse, soyais sûr dans le où oui, j'ai en cathéter. L'écoute tous les soirs, j'ai les oreilles qui frisent. Attention Trackner, il a une équipe depuis Je t'aime Soyez sûr, j'en suis fier J'ai la Corrèze en cathéter D'être avec vous ce soir J'ai le cœur qui pétit Mimi, cerf-nous à bois On a les yeux qui, qui brillent On y va Allez Aujourd'hui... Oui, il y a quoi Voici ouais, Soprano, qui est notre invité Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens nous voir, Soprano Édition, la dernière heure qui y est consacrée, Soprano est avec nous En fait, le carton de ce jeune homme, je suis très content pour lui, on va finir l'émission tout à l'heure avec un mini-concert, que pour nous Avec plein de gens devant, comment ça va ça va. ça va, tu es bien <rire> hey, euh, <toi. rire> Tu Direct c'est toi qui prends le chocolat C'est toi qui prends le chocolat direct. Tu vas oh. même pas demander pour les chocolats Mais il y en là aussi. Regardez. Pour ah, chocolat, chocolat. chocolat. Ah, oui, Mais c'était pour moi. Tu t'appelles enfin, on partage tout, ouais, oui, mais pas les chocolats. Mais <rire> sauf ça. Ah, ah, ça. Ouais, moi, tu, tu attends, quest qu chocolat s'il Ouais, bon, tu peux prendre des chocolats. Bah, oui, bah, maintenant que tu l'as dans la bouche, oui. ça va, Ça va et en plus on était dans la voiture on s'est on maté un peu des, des anciennes des anciennes vidéos où vous faisiez vous faisiez vos canulars à l'époque et on est tombé sur on, on est tombé sur le le comment il s'appelle le ah le mec des Antilles qui se fait qui se fait choper par sa femme ah oui ah nous... oui oui oh oh oh oh j'ai J'étais pas prêt J'avoue j'étais pas prêt J'étais pas prêt, j pas prêt. Je suis oh là là là Mais on non va non. refaire on essaie alors Je vais t'expliquer On essaie de décider Stouffe pour le faire ouais. Mais Stouffe pour l'instant Elle fait ouais Je sais pas machin. Parce que ça marche tout seul Pour ceux qui connaissent pas le principe L'idée elle est simple C'est de tester le mec C'est ça C'est ça C'est par exemple une fille Qui nous disait J'ai des doutes sur mon mec et donc elle donnait le numéro et on avait on a eu Marion, on a vu Enora avant qui appelait et qui disait oui, je t'ai rencontré, machin et tout. Et les gars, généralement au bout de oh 23 non, non, secondes, non, non, ils tombent dans le truc. Mais Ouais, mais lui lui il était bon. Euh <rire> ah, lui, oh, ah, il voilà. était chaud c'était parti, ah, était... Ouais, ouais, ouais, ouais. on était là, on s'est tapé un fourre dans la voiture, <rire> j'ai dit oh bah, ben. voilà, on retourne dans les studios et voilà. voilà. Si jamais s'ouffe, tu le ferais très bien. Non mais sûrement, mais ce que est-ce que c'est euh, non mais excuse-moi de casser un couple ou de tu vois est-ce ah, que c'est si bien est-ce est -ce que c'est pas l'esprit bon je suis pas chez la demoiselle elle en est à téléphoner pour non, dire non arrête parce que je vais te claquer je vais dire moi c'est pas la journée ouais, de mec un... si si si la demoiselle elle appelle pour dire j'ai un doute sur mon chéri je l'ai jagolé ah, ah, ah, une ou deux fois il drague tout ce qui bouge oui mais est-ce que est-ce que c'est vraiment à nous de faire ça c'est pas très positif parce oui, c'est pas c'est vrai c'est vrai c'est dur mais en fait c'est que lui c'est surtout lui J'étais pas prêt pris... Ah ouais en plus je suis sur son Non c'est le siège Ça me sent pas bien Il est déjà vu Beaucoup de fois et... et il est sur le siège Où il y en avait Avant on avait, euh, on avait Pietre. Pietre qui était là voilà. Donc il tombe. a laissé ah. des ondes Voilà, ouais, les ouais, ondes ouais. négatives. C'est peut-être pour ça que je dis qu'il faut qu'on qu refaire ce truc là. <rire> c'est j'aurais été assis là, j'aurais dit c'est pas bien. Faut pas le faire à casse de temple. Non non non, mais c'est le siège qui fait ça. Ouais. C'est ouais, le ouais, siège ouais, qui veut ouais. dire ça. Le nouvel album de Soprano est déjà sorti, il s'appelle Phoenix, il fait, il est dans The Voice, dans The Voice Kid on en parlait euh, tout à l'heure, on reviendra sur des émotions yes. que tu eu dans The Voice Kid yes. Ça doit être crevant À faire combien de temps ça dure un enregistrement d'une émission. Ben les Kids c'est moins lent C' les adultes qui c'est euh, on a fait on fait on écoute 22 talents et en plus talent extraordinaire. Donc tu as vu, des fois on s'arrête, il est 2h, 3h du matin... Euh, on est fatigué c'est de la bonne fatigue mais c'est lent parce ouais. qu'il y a beaucoup de monde il faut se retourner il faut trouver les bons pour enfin faut se, se retourner c'est ah, le ça faut, ça fauteuil ou... qui le fait ça ah, va, ça. va faut juste appuyer ah, sur attends, un bouton mais je vois je vois des, des trucs là eh, appuyer c'est un truc non les mecs ah raison c'est super cool soprano est avec Tu charmet et des chocolats tu en as bouffé deux tu as ramené deux boîtes Les micros, les gars, bon. vous allez me les mettre un jour C'est bon. Oui En fait, quand je prends, je donne. Ah, c'est 110. Ils font deux chocolats, ouais. ils ramènent deux boîtes. Il est sympathique, je l'adore. Restez avec nous, Soprano et notre invité. Mini-concert dans 35 minutes. This is complete and bullshit.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 bitches. 19h50 Soprano chantera Combien de titres ah, 12 5 6 euh, et demi On fera quoi ah ouais On va se faire un petit À la vie à l'amour On va se faire Un zoom zoom zoom On va se faire un petit À euh... ah, Fresh Prince On se fait un petit glace ah, ah, cool, Tu sais quoi moi, On démarre le Facebook Live Juste après la pub Dans quelques secondes Moi je vais te faire répéter Tes chansons ah, Juste avant ah. que tu chantes Tout à l'heure Mais tu m'as pas fait un truc ah, D'habitude tu rien. me colles Les textes partout Il n'y a rien ah, Il voilà. rien Là je vais travailler ta mémoire Il y a un documentaire qui va passer sur toi sur TMC le 8 décembre ouais. Justement on va voir si tu connais bien toi-même ta propre vie Je te demanderai où tu étais <rire> à certains moments Et pas ouais. mal de surprises Soprano est notre invité, tu restes Je reste je suis là moi aussi, donc... oh, bon. Tous les matin c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie Hier, un homme politique a fait son retour DSK Mais oh non Oui, ah, oui et il veut lancer un nouveau projet Un club de réflexion pour créer Une structure composée d'intellectuels De syndicalistes, de dirigeants d'entreprise Et d'économistes pour définir Les futurs grands thèmes de société voilà. wow. ah ouais. Franchement c'était plus rigolo Quand on parlait de son zizi <rire> <rire> Manus dans le 6 9. Tous les matins, 6h-9h30 Sur Énergie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 À Noël, chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuits. Offre soumise à condition d'éligibilité, réservez aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire à voir. Quel que soit le niveau ou la matière, Academia propose toute l'année, dans ses 110 centres, des cours collectifs hebdomadaires pour revoir les notions clés et travailler la méthodologie. Appelez-nous ou renseignez-vous sur Academia.fr. Academia. Comprendre, ça s'apprend. Pas besoin de musique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 sans abonnement pour écouter la playlist Énergie Énergie, hit music only Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus de merveilleux. Moi, grâce à l'assurance 24h Mobile, j'ai pu remplacer mon mobile que tu as cassé quand il est passé sous ta luge. Bah moi, avec l'assurance 24h Mobile, le mien a été remplacé en 24h quand tu l'as fait tomber dans la neige. mais J'aurais bien voulu qu'ils en profitent pour te remplacer. <rire> l'assurance 24h Mobile Orange remplace votre mobile en 24h en cas de casse, vol ou oxydation à partir de 2,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Assurance du mobile utilisé sur la ligne Orange. Engagement 12 mois. Contrêt l'assurance souscrit par Orange auprès de Cardiff. Conditions en boutique et sur orange.fr. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine, rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD, 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre, sous réserve d'acceptation, crédit par, détails sur Peugeot.fr. Tout le monde connaît son nom. Bumblebee, Bumblebee Bumblebee Bumblebee euh, Transformers. Ou presque. Bumblebee Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee Non. Bumblebee. Bumblebee Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. <rire> voilà. Bumblebee, le 26 décembre au cinéma.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 energy i'm fired in a battle i'm fired in my shadow Hurt fears like the cow avec nous tout à l'heure mais Soprano sera en concert partout grosse tournée énorme tournée aïe, aïe, aïe. à partir de 2019 aïe, aïe. tu seras aïe, aïe. au zénith d'Amiens le zénith de Nancy zénith de Strasbourg zénith de Limoges Bordeaux zénith de Pau Brest zénith de Rouen zénith de Nantes zénith de Caen le zénith d'Orléans zénith de... Cijon, Montpellier, Saint-Étienne, Lyon, Camenéville, ensuite Genève, Périgueux, Tour, Rennes, etc. Et le stade Vélodrome de Marseille le 12 octobre 2019 ouais. pour la deuxième fois. Ouais, ouais. Et on fait aussi euh, Défense Arena. Défausarena. Tu as ouais. arrêté de taper sur mes bonbons. <rire> euh... ah, mais parce qu'il est... est venu là bouffer, <rire> je suis dégoûté, <rire> je énervé. On enlève le chocolat devant lui. On est en Facebook Live. Ouais, On fait un gros bisou à tous ceux qui nous regardent sur Facebook Live en même temps. Soprano, il avec si nous. nous. Ouais. Venez voir les salut. images. Vous verrez les lives tout Allez, à l'heure pour salut, voir les images. Vous venez, il y a des caméras partout chez là, ah, le prend en général, voilà. Venez nous voir sur mon Facebook officiel et le Facebook d'énergie. Alors, je voudrais revenir sur une polémique, monsieur Soprano. Oui. Qui a été créé la semaine dernière Honteusement créé mmh. par Big Flo et Oli Oh là là C'est ah. honteux Ça ah. l'affaire À un moment donné hein, hey, ah. voilà. Alors toi, tu il av y avait une photo Où on voyait Big Flo et Oli Qui était très jeune avec toi au milieu C'était pas moi Ils ont fait la photo sans moi C'était avec Black M Ah oui c'est vrai eh oui. Non Ah eh oui, oui, eh oui. oui Et moi je disais justement Je l'ai posté J'ai dit vous faites des photos Sans moi Et en plus une photo dossier Parce que quand même Big Flo dessus Il est un peu Tu vois très très très, très fin Et <rire> voilà Donc je, je, je l'ai voilà. bien Voilà Bon alors nous Et nous on a publié une photo Alors euh, regarde Mico Comme il te rend hommage Mico il a mis son maillot de Noem Et je tu sais pourquoi Parce que j'ai pas de face D'accord <rire> simplement Tout simplement, voilà. C'est pour conjurer eh le chétan. C'est bien de le dire monsieur. C'est pour conjurer le chétan Qu'est-ce qu que, que, que, que... j'ai fait quest que j'ai fait la semaine dernière La semaine dernière, j'ai fait un truc pas très beau. J'ai mis la photo de Soprano petit sur J'ai dit voilà, on va mettre l'image de Soprano oh, petit c que cru que c avec vrai, son hein. premier maillot. J'ai cru que c'était vrai. J'ai cru que c'était une vraie photo moi. À ah, mon frère, il a pas vu. Mon... Alors, tu as vu ce qu'ils m'ont fait ah, c est c est En plus, c'est bien en fait, c'est le maillot, c'est le maillot du PSG. Oh là, là. Moi, je crois que c'était une vraie photo. Tu as, t as vu la photo qu'ils m'ont fait Mais Par contre, ça, c'est interdit de faire ça. C'est interdit. C'est interdit. C'est de faire ça. à Florian et à monsieur olivio c'est pas bien ce que vous m'avez fait. Eh oui, je sais. Après, tu nous as laissé un message qui faisait Coué, « Coué !» Non Tu l'as donné Je l'ai oh, eu, je l'ai eu. Olivier me l'a envoyé. Alors que la, la vraie photo, quitte à faire un montage, aurait pu être celle-là. <rire> aurait pu être celle de, de Soprano Petit. Ah, J'étais costaud hein. avec Le maillot, et eh bien tu sais quoi balèze, Pour ouais. te faire plaisir, c'est celle-là que je vais mettre sur Insta Oh Pour de vrai C'est là avec l'OM voilà oh, je, je, je je rattrape mes oh, erreurs Tout de suite là euh, BigFloYoli, so prenez so exemple sur Koei euh, Tu l'as ouais. On la met aussi sur Twitter voilà Comme ça, on vérifie si c'est vrai ouais, non, bien sûr, bah, tiens, voilà. <rire> Mais il a l'air euh, sincère ah, là, Je suis sincère mon ami Alors... Alors... J'ai rattrapé mon erreur, j'ai mis ta photo de toi petit Avec le maillot ah, Tu peux regarder, je viens ah, de la mettre sur Insta On va tous liker tout de suite C'est quoi ce maillot que tu viens de mettre là il, mis... Il vient mettre le maillot de de Lyon là. Non non. Ah ah, là, ça c'est pas l'OL, c'est l'OM. l'OM. Ah bon. Oh, Regarde-moi ça. Mais... Ah, tu t'es trompé d'une lettre. Pardon, oui. Oui, oh. je suis désolé. Je règle le problème tout de suite. Ah désolé. oh, oh ça arrive à tout le monde. Voilà, attendez. mets la voilà, mets la bonne s'il te plaît. Je veux je veux pouvoir rentrer chez moi s'il te plaît à Marseille sauf voilà, s'il te plaît, en un morceau. Voilà, attends. Il n'a toujours rien mis, je m'inquiète. Non non non, bougez pas. On a si vous suivez sur Insta. Et je vais mettre même un petit mot, je vais autant pour moi, c'est O T E M P S autant. tout le monde si jamais l'écrire autant pour moi, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Autant pour moi. Si. Oui, c'est pas autant, c'est pas AUTANT. Bon, c'est pas autant pour moi. A U T E M P S. Voilà. Et voilà, et c'est pas euh, A U T E M P S, non aussi c'est fait le <rire> poto, check dans la main. C'est fait. Alors attends, je vais vérifier. C'est sur Insta que voilà. c'est fait Ah non. Qu'est-ce qu'il qu qu avait Il a remise celle du PSG Ah mais c'est trop blanc, les maillots c'est les mêmes C'est oh les mêmes ah J'y connais mais que d'album C'est ah oui. pas le ma même maillot nous, c'est bleu et blanc Ah là là, re-autant pour moi Ah là, ah. Ah là très bien ah oh son... Regarde-moi ça Ah, ah je suis désolé Mais c'est trop compliqué Voilà. Ah Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Être bon là en bon. Attends, on bat, va pas s'en mettre. Et bon on tu... va vérifier. On vérifie direct, direct. Voilà. Tiens Et voilà, ça arrive. Ah, voilà. Attention, Koé vous a mentionné. c'est bon. Ah, merci là, je ah, je, ah, ah, bon. je laisse les autres, c'est marrant. Voilà, je la mets dans ma story voilà, je... On va, oui. on ah va ouais. appeler des gens qui sont qui se sont battus avec le hashtag Soprano Et... chez Coé sur énergie Exactement. Et moi je viens de me mettre enfin <rire> voilà. on, a, on a que des gens qui t'aiment bien On a une jeune fille qui s'appelait Clara Qu'on vient d'appeler chez elle à la maison Clara Salut Coé, salut tout le monde Salut Salut Coé, ça va bien ou quoi D'accord, ah bon, vas-y Clara. Clara. Clara. <rire> Désolé. Désolé parce que je suis en train de, de gérer un truc que que Koé vient de faire sur sur sur sur son sur Insta. Je suis obligé de récupérer la bonne photo et je la poste maintenant en direct là. Ouais, <rire> je suis d'accord. Allez Martel. Merci, merci Clara. T'as assuré. Vous en êtes tout d'ailleurs. Euh, on, par, on change du sujet ah. Alors je chante euh, je... ah, C'est pas si mal non, en, en ce moment bah, Ah on vient de marquer un but On joue là On est en train de jouer ah, là, Vous oui, en êtes à là Dès qu'il y a un but qui est mis est, on, on, arrête va... tout, ouais. quoi, on arrête tout voilà, voilà, On arrête les programmes On est en bluetooth Vous pouvez stocker On est en bluetooth Tout le monde est concentré On est bien L'homme gagne Et je pense c'est parce qu'il porte le maillot Merci merci sont classés Ils combien On est cinquième Ça va, cinquième Sur 5 Non, c'est bien oh, Sur cinq <rire> mais, mais ce qui est bien C'est que juste en deux matchs On peut revenir sur le podium Mais voilà, c'est ouais. très bien Clara, pose ta question ma belle Alors, euh, Soprano, j'aurais voulu savoir euh, Quel était ton plus beau souvenir de 2018 Ah, mais mon mm, souvenir 2018 Ah, c'est quand même la Coupe du Monde Quand même, hein Ah ouais, d'où ouais, ouais. La Coupe du Monde, c'était un truc de malade C'est un truc de fou Ça et de la chambre d'hôtel à cannes aussi Ma chambre d'hôtel à canne, je l'ai oubliée Je sais même pas de quoi tu parles Je crois en plus, j'ai une facture à vous remettre Parce que j'ai brûlé la chambre Donc il va falloir que je... Voilà, il va falloir régler cette chambre Et pareil pour Manu Qui m'a cassé le nez, je sais pas si vous voyez Avec les coussins Je me rappellerai de vous deux Soprano, c'était contenante Le but de Marseille Mauvaise nouvelle, égalisation, un partout, but de Nantes Rires Dommage. Ça mais, vient tomber mais, mais, faut, mais faut pas le dire ça Je garde le maillot Je l'enlève euh, Garde le problème ça. Garde le problème ça. Mais Oh bah attends Excuse moi j'ai pas mis l'ambiance Mauvaise nouvelle Nous l'apprenons oh, à l'instant Soprano à peine S'être réjoui Du but de Marseille vient apprendre Que Nantes vient d'égaliser Ah la guigne ah. Triste journée Triste moment Au début Il était là Tout fier En train de nous dire Ça c'est parce que Mico il a mis le maillot et finalement un but vient d'arriver de Nantes. Que se passera-t-il plus tard Et là je dis Soprano a-t-il la force de chanter Et là c'est parce que je suis sur le siège de de de chétan, de chétan. Chétan. Je, on change de chaise, le de, ouais, de, de, de, de, de, de, de, de chaise. Changer de chaise, pas celui de la chaise. Voilà. Ouais, mais juste possible. la chaise, j'en ai pas de place. Voilà. Merci. Voilà, moi, Clara, merci. je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Oui. Merci Clara, merci Clara. Merci, Clara. Oui. Je viendrai te voir au mois de décembre, du coup, vu que t'as rajouté une date. Merci, il y avait plus de ah. tâche. Ah ben c'est cool, merci à toi, merci merci à toi pour ta fidélité, ça tue, merci. Ça cartonne à ce point-là Ouais, c'est super. Là, on a fait le, le stade de Lille, il est complet, on a, on a rajouté un deuxième stade. C'est un truc de fou. Des génial, stades. des stades entiers. Ouais, c'est un truc de fou, je, même moi je ne sais pas. Et pendant ce temps-là toujours un partout beau oh, Nantes Marseille un partout vous c'est donner bonnes nouvelles et lui il arrive avec la réalité oh, seront-ils sur le podium dans un instant nous serons de retour est-ce que justement il se souvient de toute sa vie soprano on fera un petit retour en arrière il y a un documentaire qui va lui être consacré on verra si cette petite bien mémoire révisé. on verra on verra bah, la petite mémoire et connaît-il des paroles il va chanter dans moins de 20 minutes à tout de suite Est victime, continue, on arrive à tout gérer, un de perdu mais elle, elle s'est retrouvée face à homme qui l'empêche d'avancer, elle a ses règles et sa fierté, mm -hmm. c'est pas elle que tu verras mander ici ah, femme mariée, mm -hmm. ça ne change rien, ça va sans te penser, Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot. La femme capo elle va tout assumer le genre de femme qui à chaque problème s'en elle va tout assumer Comment gérer ça avec charismatique elle est sexy elle prend soin d'elle malgré tous les soucis elle prend des risques elle réfléchit pas besoin de te demander ton avis son objectif la réussite son amour connaît pas de limites fort caractère elle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 Soprano sera dans le Hall d'énergie en tout Vous nous verrez tout sur le Facebook Live Et ensuite sur les autres raisons On se au moins deux chansons en live sur le Facebook Live Tous ensemble de Soprano Qui sera dans le Hall d'énergie avec nous, yes. avec tout le public, avec tout le monde 17h, 20h C'est Coé sur Énergie oui. Ah, non, bon, bon. ah non. non, ah non C'est pas possible Laisse-le, laisse-le news, news. news du match OM Nantes s'il te plaît non c'est pas vrai est-ce que là tu m'as mis un résultat il m'a mis 2 à 1 on sait pas bon. pour mais est-ce que c'est 2 à 1 2 à 1 ah merde aïe aïe aïe arrête change vrai. la musique s'il te plaît est-ce que tu peux mettre je sais pas moi une chanson que <rire> encore plus que c'est bien aussi 2 à pour Marseille ouais, ouais, ouais Alors, ça va nous mettre devant lui Dans quelques minutes, il va chanter Garde le t-shirt C'est bien, garde le t, Soprano, le t je garde. Soprano qui est avec nous, il y aura un documentaire sur la vie de Soprano le 8 décembre sur TMC à 21h. Bravo, très bien Joli un ouais, peu il est beau, il est vraiment beau. Il m'a mis les larmes aux yeux presque. Je vais ah. te faire écouter des sons. Ouais. Tu vas me dire, t'étais où et tu faisais quoi oh à oh l'époque de... J'étais chez moi j'avais 5 ans je crois et j'ai essayé de refaire les, les chorégraphies ah, Est-ce ouais. que tu as réussi à faire ce fameux moonwalk que très peu de gens arrivent à faire euh, Je vais essayer, attends, je vais essayer la même en de suite attends ouais, J'ai essayé étant gamin, vas-y vas-y C'est pas mal, c'est bien, c'est si, si, pas, si. pas mal C'est pas reste. mal Moi j'ai essayé Deux trucs Quand j'étais gamin C'était ça Il y avait une émission Qui passait sur TF1 Avec Sydney Et eh oui H.O.P. H.O.P. regarder ça bien nombre, sûr Le nombre de fois Où j'ai essayé De faire du smurf <rire> Où j'ai niqué Mon blouson En me mettant ah Sur le dos ah ouais. On aurait cru Une tortue morte <rire> <rire> oh, Moi ça faisait pas Du tout Sydney C'était oh une vrai. catastrophe ah écoute bien l'époque ouais. Et tu faisais quoi Et t'étais où Pendant Madame, monsieur, bonsoir Pour eux Ce devait être la fête L'aventure mécanique Dans le désert Mais ce en définitive, le bout de la piste. Thierry Sabine, Daniel Balavoine, la journaliste Nathalie Audan, un pilote et un technicien radio sont morts la nuit dernière au Mali. Alors Alors là, je me rappelle, comme c'était hier, j'étais chez moi. Euh, de bon matin, ma mère elle me réveille, elle me dit « tu as vu tu as vu euh, L'Aziza, parce que ma mère, elle appelait L'Aziza. » La et ouais, elle voilà, dit ah bon, vu, gars, ouais. il, il a fait un accident et tout, elle savait que j'aimais beaucoup et ma mère, je savais qu'elle aimait beaucoup, elle m'a dit ah oh là là, tu as vu la vie commencer, oh là là." Et j'étais je me rappelle, j'étais chez moi à Marseille au Plan d'Ao et j'étais dans mon lit le matin et elle venait me dire ça. Voilà, je me rappelle de ça. Tu faisais quoi et tu étais où pendant Poli dans l'axe Marcel Vesayre au second poteau et puis Non, Extraordinaire Alors là, là, là, là j'étais chez moi On était avec 93 les ouais, 93, 93. j'avais 14 ans, on était chez moi On était avec tous les cousins Et euh, comment ça s'appelle, je me rappelle quand il avait le but Voli, Mon père il était en folie, je l'avais jamais vu comme ça Parce que d'habitude il est comme ça dans la maison <rire> là, il Max, là, Et là, là d'un coup donné. Il a commencé à sauter partout tous les quartiers avait pris les casseroles, ça tapait Mon père a pris une casserole, on t'a comme <rire> ça frère C'était le bordel dans le quartier voilà Que faisais-tu pendant Zidane va marquer, Zidane va marquer, Zidane va, va, va marquer, On est en 2006. <rire> Alors, euh, moi, euh, comment s'appelle Ça, ça c'est en 2006 Oui, ou si oui. c'était la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde oui. d'Europe. Coupe du Monde en 2006 ouais, coupe euh, non, monde. non, Coupe du Monde. Coupe du Monde coup en Allemagne. En Allemagne. Ça, c'était la Coupe du Monde en 2006. J'étais où C'était le coup de boule de Zidane. Hein, ouais, je sais ouais, ouais. où Italie. Tu sais, je, eh ben, moi, j'étais en Italie, mais pour le match d'avant. Ah bah oui, ah oui. J'étais j'étais en Italie pour le match d'avant, j'étais avec Akinatone, on était en Sicile si je me rappelle bien. Les Italiens ils avaient marqué un but, j'étais fou. Ils avaient pris les armes, ils avaient tiré en l'air. J'ai dit qu'est-ce qui se passe oh, Il y marqué. Oh bam, j'ai dit OK, on est en Sicile. <rire> j'ai compris. Tiens, on va remonter là-dessus, on a oublié, on a parlé des deux matchs, mais on oubliez ça. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 98, 3-0, deux buts de Zidane alors tu étais ça. où tu faisais quoi là j'étais dans le quartier euh, un collègue à moi on était chez lui, on était chez lui on regardait le match mais c'était moi le bordel on est descendu en après voiture on est descendu sur le vieux port on a foutu le bordel et tu faisais quoi je de tout, je fais la chanson de la fin du monde juste avant le 1er décembre 2012 tu faisais quoi le 1er janvier tu faisais quoi le 31 décembre 2011 2011 waouh tu es parti loin bah, en là. 2011 2011 c'est la fin du monde. Ah ben à mon avis, je crois que j'avais pris un télescope et je vérifiais. Bon alors ça va trouver quelle couleur la la J'ai regardé un peu le ciel, la montagne. Non, je me rappelle plus, je sais plus où j'étais là. Dans un instant Soprano va chanter. Dans un instant, non, pas le temps de mettre un titre parce que là on voit là non non on marre de te faire engueuler. Pourquoi tu en stress Parce qu'on a encore un on a vite cette semaine à Juste un Alors c'est quoi? C'est quelle? « laquelle, Vito, je, te, je te le donne voilà. ». Arrête de te faire ronger le donne C'est normal, ça, tu sais quoi? Regardez. Je te le donne, donne, donne. Voilà. Je te le donne, <musique> donne. Don, don, don. Je te <musique> le donne, donne, donne. Je te <musique> le donne. Don, Chante don. avec moi! Je te <musique> le donne, donne, donne. Don. Je te <musique> le donne, donne, donne. Don. Je te <musique> le donne, donne, donne. Le voilà, on vient de le mettre Allez, on, on les embrasse <c 'est> Pour l'instant, Sopra, concentre-toi Tu vas chanter dans moins de 10 minutes ouais, Et pendant ce temps-là, Bichette se prendra un deuxième avertissement ah bah, Arrête de te prendre des avertissements aussi Sopra, oh arrête de te, te, te, te faire engouler, Elle est pas mal ça Sopra, détends-toi Dans quelques minutes tu chantes, tu vas avoir à nouveau le stade Vélodrome Tu vas avoir une tournée un peu partout qui va être géniale Je te mets des titres à toi ouais J'arrête à tout moment Quoi qui se passe, oh là là tu comptes N'oubliez pas les paroles Est-ce que tu es prêt Nous allons jouer avec tes paroles Dans N'oubliez pas les paroles Avec Soprano qui ne va pas oublier ses Monsieur paroles Monsieur Naguiko et on va essayer Je n'ai pas fini la règle du jeu Ses paroles à lui Soprano N'oubliez pas les paroles On y va Je dans le club À compagnie de mes tecs. La classe de Brad Pitt Normal que ta femme bug Je marche qu'avec les vrais Ouais, je marche qu'avec les bestes Y'a qu'à l'époque de Chris Cross Qu'on a tourné la veste Le DJ met mon son Dans la boîte, c'est le zbeul Voilà ah, C'est une boîte, <rire> c'est le zbeul Très bien Très bien Vous êtes prêts On continue Vas-y Tout ce mélodique Me réveille chaque matin Il est sûr de lui, il est très sûr de lui. Je cache beaucoup de choses. Je visage pour voir si tout va bien Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis en voiture mes yeux sont dans les tiens dans quelques feux je te grille Au café mon jus d'or Bravo Bravo les chers les chers progrès gros progrès C'est la première ça gros progrès D'habitude celle-là je me trompe Gros progrès tu as payé D'habitude celle-là Attends c'est quoi je vais en c'est c'est maillot sur le maillot Ah c'est pendant que je vais pas chanter ça là j'ai le maquillage qui coule mais Faut de la lessive Sur mon visage de clown Mon visage de clown hey. On ne souffle pas hey. dans le On n'aide pas Soprano hey, hey, On, on ne l'aide pas S'il n'a pas révisé C'est sa faute Il a un trou Rires <rire> je sais bien que vous n'avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes pouelles, de mes cœurs. Et voilà Je sais bien que vous n'avez rien. Oh, Jésus je je le, je le jeu, Jésus je ouais. le jeu, J'ai je le jeu. Je le jeu. Bon, allez, je vais prendre une autre. En prendre une autre. Personne ne l'aide maintenant, d'accord Ils ne <rire> connaissent pas Lorsque je vais arrêter le Aujourd titre Aujourd'hui nous parle Oh là là ça fait longtemps c'est là Est-ce que Soprano réussira-t-il Lorsque je vais arrêter le morceau C'est le moment de la grande révision Alors Moi je prends mon temps hein. Voilà Je l'arrête quand je veux Il nous parle de Mozart T'es au véné tralala Alors qu'on a dans la classe des Saïd et des Non, Nicolas. pas du tout, pas du tout, pas du tout ah Tu l'as dit déjà, je le fais ah Alors, alors qu'on a dans le Alors qu'on a dans le casque du Hip MP3 La casquette à l'envers et le langage l'est aussi Alors qu'on a dans le casque du Hip Hop 1 MP3, la -hop 1 MP3 la Ah, je t'ai tout souvelé Le gars C'est fantastique Alors, -moi. Euh... Alors je tenais à préciser Que celle-là Ça fait longtemps que Je ne l'ai pas chanté Je me surprends Je me surprends Une plus ancienne peut-être En vrai peut ça va Arrête, Arrête. Oh Tu vas les louer Alors tu vas les louer Allez écoute Ne <gousse> <cười> <gousse> <gousse> <gousse> <cười> <cười> oublie pas je te dis Que tu es bonne T'inquiète Je vais rajouter LOL On est dans un instant, nous serons dans le hall d'énergie, on sera deux titres en live et la suite sur tous les réseaux d'énergie. Oui, mais, oh. ah, On a applaudi Soprano parce qu'il connaissait ses chansons. Oui, oui, oui. Oh, mais mais cool. croyez-moi, pour le connaître, beaucoup, hein, beaucoup, pour ouais. le connaître depuis longtemps, on vient de loin. <rire> <rire> Soprano en live sur Énergie et Facebook Live. Reste avec nous, c'est dans 3 minutes, à tout de suite. La playlist suprême et de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie. C'est Angèle. Marshmello. Oh, tu es, tu es graveuse, tu plus tard, Big Flo et Oli. Marnik et Smack. Trois cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois plus dans joueur. cet ordre précis. Aujourd'hui, aujourd Ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez énergie 3937 et gagnez la somme folle de, de 50 000 euros. Franchement, la prime de Noël chez Opel, je avais pas prêvé. Une reprise de 4000 000 euros minimum pour l'achat d'une Opel Ça va, bon, j'ai pas 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge de grand au Père Noël. Hein. et ben en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi, je suis le seul à y avoir pas cru, nul, quoi. Euh, elle sera trafiquée, ma voix, Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 24 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros. Pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, conditions sur Opel.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Valentine de Valence rêve de s'offrir un smartphone dernier cri pour Noël. Seulement voilà, vu que le 25, Valentine rêve aussi d'abreuver de cadeau sa famille, elle se dit que cela va devoir attendre. Eh bien, Valentine, non, ne vous privez pas Pour Noël, chez Bouygues Télécom, le Samsung Galaxy S9 64Go est à 1 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 70Go. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois 193 193€ avec la reprise de votre mobile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 Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal Alors félicitations La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année Allez, on y va Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus Pour un euro de plus jusqu'au 15 janvier Il me Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien Vous avez 66 millions De nouveaux messages Bonjour, c'est Disco, c'est Rémi, j'aimerais une Playstation 4 en bateau, un, audio, un une machine expresso Un smartphone, un une, tapis, une paire de baskets, un ordinateur table avec un, un plan un aspirateur une... robot à multi-cuisine. Profitez dès maintenant du Nord et la volonté sur ces discounts jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite. Merci, Merci de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 Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018, voire conditions sur Ford.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Pas besoin de musique.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 Il y a ceux qui jouent de la musique jusqu'au bout de la nuit Ceux qui enchaînent les réunions de famille. Oh, je suis tellement content de devenir darré qu'une muloute. Et ceux qui s'invitent chez vous le soir de Noël. Je suis le On ne choisit pas ses voisins. Mais avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Ce Noël, retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie sur Canal+. Découvrez les offres Canal à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. La bonne idée bute pour les fêtes, vous offrir une cuisine moins chère. La pause Vous ne la payez pas Rien Zéro, quoi En ce moment, chez but la pose de votre cuisine est offerte Oui, zéro euro Et posée par des professionnels La pose offerte Joli cadeau de Noël but des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés ou montants d'achats en magasin est sur butte.fr. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, il s'occupe de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, il vous en prête un.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 son nouvel album Tant que rien ne m'arrête disponible dès le 7 décembre Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous n'avez qu'un seul cadeau pour faire l'unanimité, nous, on propose la téléconnectée Samsung 138 cm Ultra HD à 699 euros. Et à ce prix-là, c'est toute la famille qui va en profiter. Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche, liste et conditions sur Conforama.fr. L'imprime de Noël chez Opel, je crois que c'était une légende. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Un compte de Noël, quoi. Et puis, en fait, euh, c'était vrai. J'ai raté l'offre.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 sur énergie. On est en live sur énergie, est-ce que tout le monde est là Nous avons changé d'endroit, bienvenue si vous venez d'arriver. On est on est on a changé de notre grand studio, on est monté pas fait non plus 2 km, on est monté juste au-dessus avec du public qui est partout devant et on va se faire un mini live et on va se faire la fin de l'émission avec deux titres de soprano et ensuite ça va continuer je crois sur Énergie.fr, ça va continuer sur les, les applis, il y a quoi Il y a l'appli énergie, il y a euh, il y a tout quoi, la, la totale. Merci de m'aider tous. Il y a quoi ce ouf et Youtube aussi d'accord il Tout le monde. Tout ce okay. qui a marqué énergie Et tout ce qui a marqué énergie, qui a parlé C'est moi, tout ce ah, qui a marqué énergie Viens moi Sopra, faites du bruit pour Soprano Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui est avec nous J'ai une très bonne et une, une moins bonne nouvelle La très bonne nouvelle, écoute quoi Très bonne nouvelle, tu vas chanter Ah, ça c'est magnifique ça ah, Moins bonne nouvelle, euh, de partout Pour Nantes-Marseille Alors je je sais pas si vous le voyez mais là juste en bas là il y a quelqu'un qui me regarde il s'appelle Miko. Viens bien voir. L'ami je sais pas s'il porte la poisse ou, il, ou c est, c est... voilà il a, il, a, il, a, il a un super maillot. Eh ouais. Ah je oui. sais pas s'il me porte la poisse ou pas en fini. fait c'est plus c'est bien. Non mais c'est bien c'est qu'est-ce qu'on va se faire Qu'est-ce qu'on va faire mon soprano Alors je, je bonheur, Tu portes honneur <rire> Merci beaucoup le DJ je te signale ton DJ n'est plus là. C'est pas il est là, il est dans les parages. Allez. Mais juste comme tu es DJ, il veut te il veut voilà. Faut monter le son on faut monter le son. Est-ce que, est que vous nous entendez tous bien Oui, ça va. Sur okay. énergie, tout le monde nous entend, c'est le principal, c'est cela. Tu sais es prêt, c'est moi qui envoie. C'est moi qui donne le coup d'envoi. Tu donnes le coup d'envoi C'est quoi ça C'est comme coup d'envoi ça C'est un, un coup d'envoi Je remix C'est un coup d'envoi Miko et David Guetta ok en train de refaire Comme avec Big Flo Yoli le, le DJ le plus pourri Oui Et je prépare l'habillage De Big Flo Yoli Pour l'émission du 15 Je te préviens Faites du bruit pour Soprano Est-ce que ça va Alors on va essayer de faire ça tranquille, on y va ensemble ma maman m'a dit la vie n'est pas facile Mais plus facile avec un grand sourire Donc je souris quand j'ai mal à la vie Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit Elle m'a dit donne sans attendre un merci Vive ta vie comme une jeunesse infinie T'as toujours la main au plus démunis Avant d'être important soit un homme Ma dit aussi qu'ici tout est fragile Si tout s'écroule tu reconstruis C'est comme ça la vie Oui combien de douleurs, un de les au paradis Die avet t'est mélancolie c'est comme ça la vie Maman m'a dit à la vie à l'amour Je veux vous entendre chanter tout à la vie à l'amour Laï jamais oublier tout ce que j'aimais surtout qui j'étais on avait peur mais on savait donner elle m'a toujours dit chez nous l'accueil inné sois ce que tu es ne laisse pas colorier beaucoup sont pour cette liberté ne te fais pas marcher sur les pieds ne te fais pas marcher sur les pieds maman m'a mama dit le bon dîner fait les simple avec ton humanité c'est comme ça là. Offre le mentat à moitié et à tes riche Offre ta vie entière à les aimer c'est comme ça la vie Maman m'a dit Lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay lay lay dans danse à la vie à l'amour Lay lay lay lay la la lay lay lay lay et je veux vous entendre chanter on y va tous ensemble à la vie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 à la vie à l'amour Merci Ça, sur énergie l'émission on va continuer on va s'en refaire un, puis après on continuera juste pour euh, le, le Facebook live et cetera et yes. Ça va toi Ça va toi bien, on se fait quoi en deuxième C'est toi qui choisis, qu'est-ce que tu veux C'est quoi le deuxième J'ai envie de faire danser un peu latino, latino. Un peu latino, un peu latino. j'ai un petit truc pour latino un peu. Après, après on le fait peu toi en feu, c'est pas latino, enfin un truc latino. J'ai un petit zoom si tu veux. Parce que tu veux un petit zoom Vas-y, est-ce que vous êtes prêt à zoomer avec moi ou pas On va faire une grosse dédicace à monsieur Niska Avec monsieur DJ Coco monsieur M. Mej Y'a monsieur Diego Est-ce que vous êtes la énergie Yeah Je suis toujours resté le même Je suis toujours resté le meilleur Oui, je suis toujours resté franc Encore ma première sassée 20 ans au-dessus de la mille Je ne sais pas m'arrêter Je sais que je devrais en laisser Mais bon, je ne sais que le dresser Car j'ai ça dans la DM oh oh oh ouais, ouais Je ne sais pas faire doucement nanana, nanana. Je les entends me tailler Normal on taille que les diamants J'ai hérité de la baraque de mon voisin Zinedine à la baraque Y'a une décennie de trophées mais que t'es à la gare et de baie ah ouais, ah ouais. Et là, Les draffés les bas fait leur donner le tournis Quand tombent les tout derniers chiffres De leur carrière j'ai pas tourné là pas jamais J'ai plutôt fermé le lit Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qui n'arrivent plus à suivre donc obligé ce soir De leur expliquer ce qui leur arrive Na, sous dans la Ah ouais ah ouais, Mais pas le tout monde parle juste prix, le prix de leur frappe tu peux Ah ouais ah ouais, hey. méchant méchant méchant comme ça you Chicago, donne un <tout> tous les jours je pète le max, j'ai toujours un dans la wagon. Bye dans le La cité la cité, show, colle, fit qu'on parte ton La cité la cité. On traira à la ronda. Non, non, pura los hayuña nana. Ah, ça ah, jamais on traira à la ronda. Faites du bruit pour Niska s'il vous plaît. Zozozo comme Diego dans la bonbonera. Comme ça rastanodon dans la campiña. Mes chansons, on a rencontré dans la leyenda. 1 2 3 on est là tous ensemble. Zozozo Mbappé est la zone qui a fait charo Mbappé est la zone Merci la zone Merci la zone Merci la zone Merci la zone Merci la zone Merci la zone C'est la zone qui a fait charo Mbappé est la zone qui a fait charo Mbappé Merci la zone Merci la zone Merci la zone Merci la zone Merci la zone Merci la zone Jamais on traira la Honda Jamais jamais jamais jamais dans la bomboniera yeah. comme Diego dans la comme dans la Scampia On vient rentrer dans l'allée Coco. Hey, merci Coco hey, Merci Coco hey, Merci Coco hey, Merci Coco Merci hey, Mzad Merci Coco, hey. Hey, merci, hey, merci, Coco. Hey. Hey. Yeah. merci beaucoup Live de Soprano sur Énergie On vous souhaite une belle soirée Vous quêtez chez vous la maison On vous embrasse fort Maintenant ça va prendre le relais Sur les chaînes Youtube Sur l'appli Énergie Et tout et tout et tout, tout Vous allez voir toutes les images Le public vous Energy. restez là Énergie Vous restez là énergie.co.fr, ouais, je pas et bouge pas. Quoi énergie.fr, je t'ai dit 10 fois énergie.fr, je te vais te le chanter énergie.fr. Voilà, c'est tout. Et il y a tout. Et en gros sur l'appli énergie, on vous embrasse tous, on vous souhaite une belle soirée. On vous laisse avec toute l'équipe du Ricocho, vous êtes là où vous m'entendez. Ça va Koé, ça va Sopra Rico Ça va bon Sopra. On commence eh, avec toute l'équipe. Écoute, ça allez, va. Allez on, on est ravi. Eh, Sopra, c'est vraiment le meilleur. Ah ouais. oh, merci les amis, ça me touche. Eh, merci eh, beaucoup. C'est fort hein, mais c'est dingue. Et puis Coé Oui, mon oui. euh, mon petit poulet ça ça se voit que ça fait un petit moment que tu as quitté la Picardie. Pourquoi Parce que euh, on fait les chiffres euh, concernant le la région qui a le plus de partenaires et puis euh, comme c'est la plus faible, ça se sent c'est et c'est pour ça que je l'ai quitté. <rire> je vous embrasse les amis, bonne soirée. Bisous, ciao, Sopra. bisous, bisous. Salut Ciao. Niska. ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, demain ah. sur énergie. Salut à tous, je m'appelle Émeric Bonéry, mon surnom Rico et Sopraï chante l'amour. C'est vrai, on adore ça Alors